Cette émission sera classique en cette onzième heure du onzième jour du onzième mois de la onzième année du millénaire. Je m'appelle Alain Lefebvre et je serai là pour vous accompagner en musique pour les six prochaines heures. Aujourd'hui, jour du souvenir, je vous ai préparé une émission très spéciale afin de souligner. cette journée du mois de novembre que nos、euh, grands-parents avaient communément surnommé le mois des morts.、Euh, je vous ai préparé une émission qui, justement, célèbre la vie. En nous rappelant、euh, nos grands disparus avec、euh, des pièces joyeusement morbides.、Euh, il y en a toujours eu plein tout au long de l'histoire du rock, des morceaux pour nous rappeler comme ça que la mort fait partie de la vie. Et cela dans à peu près tous les styles, les genres de musique rassemblés, regroupés dans, sous la grande bannière rock classique.、Euh, je vais vous présenter du rock progressif, du rock psychédélique, du hard rock, du blues rock. Du boogie ainsi que bien sûr du m é t a l vers la fin. On va entendre entre autres cet après-midi des artistes des groupes comme Metallica, Judas Priest, Machine Head, Annihilator, Ten Nugent, h e Doors, Alice Cooper, Kansas et、uh, King Crimson. J'aurai une nouveauté fort appropriée à vous présenter un nouveau groupe canadien du nom de Doom East Van qui vient de sortir un album intitulé Songs in the Key of Death. En outre, je vais vous présenter un groupe anglais très obscur qui a sorti un seul album à la fin des années 60. Groupe tout à fait approprié à notre thématique d'aujourd'hui puisqu'il portait le nom de The End. Et je vais vous faire tourner une face complète d'un album véné de classique paru il y a exactement 40 ans cette semaine. Un des chefs-d'œuvre du défunt batteur John Bonham, le quatrième album homonyme de Led Zeppelin. Donc, encore une fois, une émission qui devrait plaire aux vrais amateurs de vrai rock. Question de débuter en force et de se mettre tout de suite dans le bain pour les éphémérides. Avec Simon f i t z b y qui s'en vient dans quelques minutes, on va écouter un de mes guitaristes préférés dont on célébrait l'anniversaire de son successeur cette semaine au sein de Kiss. Ice f r e a l l y too young to die. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station d e s m é l e m e n t la seule, absolument la seule. à Faire tourner du vrai r o c k à Trois-Rivières, c'est fou! 89 FM! La pièce Too Young to Die de l'album Trouble Walk In de 1989, un des meilleurs disques en solo du guitariste original Kiss.、Euh, toutefois, on célébrait cette semaine l'anniversaire de son successeur au sein du Quatuor masqué ou plutôt maquillé. <rire> Effectivement, <rire> oui.、Euh, donc, c'est Tommy Taylor, le remplaçant d'Ace Relay、euh, au sein de Kiss,、euh, qui célébrait donc cette semaine ses 51 ans.、Ouais. Bon guitariste.、Euh, Il、oui. euh, jouait auparavant dans Black and Blue. Mm -hmm. euh, c'est un groupe de heavy metal、euh, assez mélodique.、Euh, c'est pas mauvais, Black and Blue. C est, c est, c est, même, je dirais, c'est bon.、Euh, mais c'est ça. Il joue Son, son, son gang-pain maintenant, c'est Kiss. e f f e c t i v e C'est un salarié de Kiss.、Oui. Parce que、euh, même s'il fait partie du groupe,、euh, il n a pas le même statut que les autres. Non, exactement. <rire> est, je ne crois pas qu'il qu qu ait une grande influence au niveau créatif. Non, non, non, non c'est clair que les, les boss, c'est Gene Simmons et Paul Stanley.、Oui. <rire> Vous avez reconnu sa voix? Eh bien, oui, il s'agit bel et bien de M. Simon Fédibé, l'authentique, le véritable historien de ses fous, avec qui j'ai maintenant, encore une fois, l'immense plaisir d'être en sa compagnie, puisque c'est l'heure de passer à ceci. Des éphémérides. Oui, cette semaine, on parle de ce qui s'est passé dans l'histoire du rock du 7 au 13 novembre. Et effectivement, et on débute cette semaine f o r t e f o r t e Intéressante et bien chargée avec. Oui, c'est、euh... très chargé. Oui, oui quand、ouais. même. Avec le 7 n o v e m b r e 1937, avec la naissance de Mary Travers,、euh, la Mary de Peter, Paul et Mary,、oui. euh, qui est malheureusement décédée en 2009、euh, d'une leucémie. Oui, et ça, je ne savais pas. Non, moi non plus, je、ouais. croyais, comme, je, comme on disait à Hardon tout à l'heure, j'avais vu un concert,、euh, si on veut, réunion de、mm -hmm. Peter, Paul et Mary.、Euh, Euh, sur les ondes de PBS, mais bon, PBS、euh, récupère un peu aussi、euh, plusieurs concerts. Donc,、ouais. euh, ça fait, ça, ça va être, fait, ça faut, ça faut... être au hasard、ouais, de ce t、ouais, concert. Oui, exactement. oui, Et、euh, <rire> peut-être un peu plus longtemps même, parce qu'en 2005, elle a été diagnostiquée avec la leucémie. Donc,、ah. euh, normalement, on devient de plus en plus faible lorsqu'on、ouais, atteint de ce, ce, ce type de c a n c e r Donc, Peter, Paul et Mary, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment un trio de folk、euh, mm -hmm. qui a été très influent. Euh, dans les années 50 et 60 oui, surtout. Oui.、Hum. Et ils ont eu, u、euh, n e place, u、euh, n e très grande place également lors des rallies des droits civiques. Ils、oui. étaient très près de,、euh, de, de, Martin Luther King,、oui. euh, euh, près de Bob Dylan également. Il ils étaient là à ont... la marche des hommes? Oui, oui.、Ah. Ils étaient là et ils ont joué d'ailleurs, je crois que c'était Blowing in the Wind de Bob Dylan, qui a été un de leurs succès. Ils ont réenregistré la pièce après Dylan et,、euh, Bob Dylan aussi était présent et il a joué d'autres <rire> pièces、oui. que Blowing in the Wind. il a v a t fait une très bonne version, en fait. C'était intéressant d'avoir une voix féminine sur ce genre de pièce-là.、Oui. Euh, et des arrangements, quand même, assez bien faits pour,、mmh. pour, pour une pièce de Bob d y l a y Formation légendaire, donc. Oui,、ouais, exactement. Nous avons également, le 7 novembre 1943, la naissance de Roberta Joan Anderson, mieux connue sous le nom de j o n n y Mitchell, qui célébrait donc ses 68 ans cette、ouais. semaine. -là. Ça, c'est une femme qui est un peu méconnue de nos jours, hein, mais、mm -hmm. qui, a eu, qui, a, qui était vraiment une figure majeure hein,、euh, ouais. du folk à la fin des années ouais, 60, ouais. début 70.、Là. Euh, C'est une des Canadiennes qui s'est le plus illustrée sur la scène internationale.、Euh, C'est dommage, on, on la connaît peu.、Euh, tu savais que j o n i Mitchell, c'était l'idole de Robert Plant et、euh, Jimmy Page? Oui, oui, m a i je sais qu'il y avait une grande affection pour, pour、oui. cette chanteuse-là grâce à sa、fait. voix, ses albums également. C'est une chanteuse folk qui、oui. était très, très intéressante. On, on, on dit d'ailleurs que euh, certaines. Euh, la, la, la, que je, on pourrait dire que la. La tendance faute de Led Zeppelin vient en grande partie de Johnny Mitchell、mm -hmm. et、ouais. Pentangle aussi. Oui, oui, effectivement.、Euh, D'ailleurs, moi, j'ai adoré ses albums Blue et Court and Spark.、Ouais. Je pense Court and Spark, c'est son album bon, le plus connu. c'est chef-d'œuvre. Oui, exactement. Ouais, Blue, Blue, Blue, Blue aussi, oui.、Oh, il est quand même assez、ouais. influent.、Euh, donc, Blue qui est sorti en 71 et、uh, Court and Spark en 1974.、Mm. Euh, donc, deux incontournables, si vous voulez connaître Johnny Mitchell. Tout、là. à fait. Nous avons également, en 1968, eh bien, lors d'un concert du groupe The Doors, Jim Morrison demande à la foule de se lever. Et c'est tout ce qui a pris à la police de Phoenix pour bannir le groupe de la ville. On avait peur que Jim Morrison présente son arrière-train au public. Et comme il l'avait fait au cours de d'autres concerts d'information. On, on, e i n parlait pas grand-chose. Oui, on avait peur de Jim Morrison、euh, o n avait sens, peur、ouais. de beaucoup de choses.、Oui. <rire> <rire> ah, Pourtant, c'était innocent. C'était. o u a i tout à fait. C'était inoffensif. <rire> Également, en 1971, nous avons la naissance de Robert Fink, guitariste de Nine Inch n a i l qui célébrera, qui a célébré donc ses 40 ans cette semaine. Ouais. e s assez jeune.、Hein? Ouais, quand même assez jeune. Pour、ouais, un groupe qui, qu est... qui, fonctionne depuis aussi longtemps.、Hein? Ouais. J'imagine qu'il est peut-être arrivé pendant, justement, les, les grandes années de la formation.、Mm -hmm. Ouais. i était pas nécessairement là au début. Également, nous avons 1974 Ted Nugent qui r a p p o r t e le concours national de tir d'écureuil à l'arc. Selon le Rolling Stone magazine, il a réussi à décomer un rongeur à 150 verges de distance. C'est a s s e impressionnant. Par, par, par contre, c'est un drôle de concours, ça. Qu'est-ce qu'on fait C'est quoi ça, tirer sur des écureuils、ah, Ça se mange pas. C'est、euh... les Américains. C'est simplement ça. C'est la joie de chasser. On sait que Ted Nugent adore la chasse. Il adore tuer. Oui, tout, je...、ouais, euh, tout à fait. C'est un carnivore. Oui, effectivement. Et il est passé du, du tir à l'arc、euh, à la mitrailleuse maintenant, parce que je crois <rire> qu'il va chasser avec des, avec、euh, ouais, des armes semi-automatiques et des mitraillettes. Oui, on en a. Ah oui, c'est son grand plaisir. C'est ridicule. C'est incroyable. i o u t rejoindre ça. S'il est capable de dégommer un écureuil à 150、mm. verges de distance、mm. avec un arc, je pense que. Oui, je pense que c'est déjà assez impressionnant <rire> comme ça et il pourrait le faire. Mais je crois qu'il continue à faire un peu de chasse à l'arc, mais il aime bien y aller avec des armes.、Euh... Un peu plus évolué.、Euh, <rire> Quel drôle de type. Oui, quand même. <rire> on va l'entendre tout à l'heure, t e Parfait, parce qu'il a fait de l'excellente musique.、Oh, il reste、oui. un personnage très particulier. Ses premiers albums étaient très bons,、oh, oh, oui. euh, mais il reste qu'on ne voudrait pas l'avoir comme ami. Premièrement, c'est un républicain fini.、Oh, oui. On n'aime、ouais, pas il, tellement pour ça. Il est rouge à l'os, c'est <rire> incroyable. En 1986, cette fois-ci, Willie Nelson joue son premier rôle à la télévision dans la série Miami Vice. Oui, il jouait le rôle d'un policier corrompu. Patrick、euh, Rizzi,、oui. Willie Nelson,、euh, policier <rire> corrompu. <Effectivement. politique. rire>、euh, Willie Nelson est un des visages les plus reconnaissables également、ouais. du country et du rock.、Mm -hmm. euh, et euh, donc, c'est assez particulier de le voir là. Et Miami Vice avait l'habitude aussi d'aller chercher des artistes. Frank Zappa aussi avait、ah, joué ouais, un m acteur. e c Ted Nugent. Ted Nugent a v a i t joué、ouais. là-dedans. Phil Collins aussi avait joué un、ouais. rôle dans Miami Vice. C'est drôle, mais je n'ai jamais é c r u t cette émission-là. Jamais non plus. Je n'ai jamais vu eu... aucun épisode, mais je sais que Ted Nugent a joué、euh, ouais, là-dedans. C'est particulier. J'ai vu d e i s o d e C'est image De Frank Zappa qui apparaît seulement quelques secondes. C'est son fils d w e e z l qui avait demandé de faire une apparition dans la série.、Oh ouais. euh, mais Willie、euh, Nelson,、euh, je crois que je vais aller essayer de trouver les <rire> images parce que ça doit être assez particulier. Également en 1988, John Fogerty、euh, gagne son procès pour plagiat. Il était poursuivi par Fantasy Records. La compagnie l'accusait de s'être autoplagié. Il aurait copié、euh, Run Through the Jungle lorsqu'il écrivait The Old Man Down bon, the Road. Pour, pour mettre les gens en perspective,、euh, Fantasy Records, c'est la compagnie qui,、euh, qui avait,、euh, comment on pourrait dire, tous les droits、mm -hmm. sur les premiers enregistrements, bien, tous les enregistrements de CCR.、Ouais. Euh, et euh, là, quelques années plus tard, John Fogerty, il n'y avait pas une scène à l'époque pour.、Euh Euh, des, des ventes d'albums de, de CCR. Mais、mm -hmm. quelques années plus tard, il a fait un album、euh, solo. Ben, il en a fait plusieurs, là, mais、euh, sur lequel on retrouvait、euh, la pièce de h o l e Man Down the Road, qui a eu quand même、euh, un certain succès. Et la compagnie a poussé l'audio jusqu'à le poursuivre pour, <rire> pour s'être plagié lui-même. C'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment incroyable. C'est pourri rare,、oh, ça.、Oui, C'est tout simplement pour,、euh, pour, pour aller chercher un peu plus d'argent. C'est、ah, c œ u r Ça fait dur. Ça fait très dur. <rire> Également, en 1991, eh bien,、euh, triste journée pour Frank Zappa, qui apprend qu'il est atteint du cancer de la prostate.、Ouais. Le cancer qu'il allait éventuellement,、euh, Ça ne s'est pas été long, moi, Non, non, seulement,、euh, je crois que c'est deux ans. Il est d é c é d é en 1、ouais. 93. 9 e t aussitôt qu'il a appris qu'il avait le cancer de la prostate, il a décidé de mettre le rock'n'roll de côté, parce qu'il faisait beaucoup de rock encore dans les années 90. Il a décidé vraiment de se consacrer à la musique classique. Il a,、mm -hmm. il a lancé, je crois, deux ou trois albums, dont The Yellow Shark. Euh, ainsi que des albums en collaboration avec,、euh, les orchestres de musique contemporaine de Berlin, je crois. Quelque chose genre, et,、euh, il voulait être respecté en tant que compositeur classique avant de mourir, et c'est quand même la bonne musique de son temps,、euh, bien réalisée par Zaba.、Mmh. d'ailleurs, on a,、euh, sur Internet, vous pouvez voir les vidéos de ses dernières entrevues où il est vraiment, vraiment atteint et très vieux et,、euh, ça, ça, ça, paraît beaucoup,、là. Il a、ouais. vieilli très rapidement. Donc、enfin, ça, il、cancer. était pas si vieux que ça, en plus. Non, en plus, il est né dans les années 40, je crois, 1 9 4 5 Oui, il y a une cinquantaine d'années. Au début、ouais. de la cinquantaine. Oui, exactement. Donc, il aurait été capable de, de, d e d'écrire encore plein de très bons albums、ah, ouais. et plein de très bonnes、Absolument. pièces de musique. En 1995, Alice and Chains lance leur、euh, tout premier album、euh, donc homonyme sur CD et cassette. En fait, c'était leur troisième. c t a r o i s i è m e Oui, oui.、Oh. Oui, parce que le, le, le premier s'appelle Facelift. Oui, effectivement. Donc,、euh, le, le troisième, c'est celui-là avec un chien avec trois pattes. Ouais,、euh, ouais. Pochette,、euh, je dirais pas malsaine, mais、euh, qui met mal à l'aise. Oui, typique des années 90.、Ouais. On, on cherchait le lait, et le, surtout dans le mouvement Grand, mais bref. Euh, lorsque je fais un album homonyme,、euh, j'ai toujours le cerveau qui dit que c'est le premier album. <rire> <donc rire> oui, mais pas dans, pas dans ce cas-là. Il、non. y a Metallica aussi,、ouais, qui fait le cinquième album homonyme. Oui. e t donc, ça avait été lancé seulement en vinyle auparavant.、Euh, ça avait été lancé le 31 octobre et donc, on a décidé de suivre la vague et de lancer l e s cassettes et l e s CD pour que <rire>、euh, les gens qui avaient plus de t a p l e tournante à l'époque puissent, bien sûr, profiter de la musique d'Alice Chains. Oui. Et tout,、euh, tout finalement, en fait, euh, euh, finalement, pour, pour terminer、7. la journée du 7, oui, en 2003,、euh, David g i l m o u r le guitariste de Pink Floyd, est nommé commandeur de l'Ordre de l'Empire britannique. Est-ce que c'est le seul membre de Pink Floyd? Je pense que ça, il a été nommé,、euh, il y a, a eu cette distinction. À cause de, son,、euh, de ses œuvres、euh, philanthropiques, disons. Oui,、mais. effectivement. Je pense que c'est le seul. Peut-être que Roger Waters euh, aurait, euh, aurait reçu pu, le, aurait même, reçu traitement, le même traitement, mais euh, donc、euh, j'ignore si. Oui,、euh, parce que David g i l m o u r est renommé pour、euh, sa très grande générosité、euh, mm, oh oui. euh, envers les organismes de charité. Oui, effectivement. Nous avons également, donc, nous passons plutôt à la journée du 8 novembre, qui était le mardi de cette semaine. Nous avons tout d'abord, en 1945, la naissance de Don Murray, batteur des Turtles. Ah, mais il en restait、ça. un. Il en restait un. <rire> oui, des Turtles, On pensait oui. Parce qu'on les avait tous faits. <rire> Parce qu'ils、oui, sont, oui, oui. sont tous nés p a s m a le n même temps.、Hein. Oui,、euh, exactement. Et Murray, qui, lui, est décédé en 1996.、Euh, donc, il a eu une, une opération à l'estomac pour un ulcère qui a mal tourné, malheureusement. Donc, c'est un peu dommage.、Euh, en 1946, nous avons également la naissance de Roy Wood,、euh, qui a été membre l de l'Electric Light Orchestra. Oui, bien, c'est un fondateur, mais il était là sur, seulement sur le premier album. Mais par contre, il y a eu une carrière assez、euh, prolifique et assez、euh, remplie de succès,、euh, mais en Angleterre seulement. <rire> donc, oui, ouais, oui. c e s t un ça, peu dommage. C'est une euh, célébrité euh, locale, je dirais, Roy et, Wood. Il y, y en a de ces, de ces artistes qui,、euh, eux, donc.、Euh, qui s'illustrent seulement. Son... dans, dans, dans ouais, leur pays. Comme status quo, ils sont immensément connus en Angleterre, mais tout à fait inconnus dans le reste du monde. Oui, effectivement. Donc,、mm. c'est des choses qui arrivent, mais quand même, je suis sûr qu'il a connu une très bonne carrière. Et d'ailleurs, il était âgé, donc, de 65 ans. Il e s、ah. 65 ans、mm -hmm. cette semaine-là. Il <rire> était très excentrique, Roy Wood. Ah oui.、Ouais. Là, il il se maquillait, d'ailleurs. C'était un des premiers musiciens. À se maquiller、euh, dans les années 70. Ah, donc ça peut être très intéressant. Je vais essayer de trouver certains que c'est、ouais. lui l bas. Et...、Ouais, moi, ça ne m'a jamais impressionné, mais ce n'est pas si mal. Là, mais ce n'est pas, pas essentiel <rire> non plus. <rire> <rire> lui, en fait,、euh, c'est quelqu'un qui était très marqué par la période、euh, Magical Mystery Tour, Sgt. Pepper's et Beatles, la, la période psychédélique.、Ouais. Et c'était un peu ce qu'il essayait de perpétuer、euh, de par sa musique.、Là. Ah, quand même une bonne idée. Ça faisait partie des mouses au début. Ah, OK,、ouais. oui, oui, oui, oui, je connais ça, j'ai entendu parler vaguement.、Mm -hmm. n o n s également en 1961, Brian Epstein qui achète,、euh, qui appelle plutôt le club de、euh, Cavern afin d'obtenir des billets pour le prochain concert des Beatles. Il <rire> tenait absolument à aller observer il, le groupe. Il y avait-tu des billets、euh, Je crois que oui, là, on、ouais. était rendus et c'était tellement gros qu'on qu avait besoin de. de, de il est allé les voir en soudant du midi. Oui, effectivement, oui.、Euh, et、euh, d'ailleurs, ça, ça arrive quelques temps plus tard、euh, cette semaine, on va pouvoir le voir. Mais oui, il, il, il, il avait entendu parler des Beatles、ouais. et il essayait désespérément de pouvoir aller、euh, voir ce groupe. En 1968, cette fois-ci, Cynthia Powell Lennon obtient le divorce de son mari, John. Bien sûr, ils ont été mariés、euh, six ans. Oui, e tout. Un mariage malheureux de six ans. Oui, oui, malheureux. Du, malheureux du début à la fin. Oui, et des、oh, deux、ouais. côtés, on dit、oh, souvent、ouais. que Cynthia Powell était la, la, si on veut, la victime là-dedans, mais John Lennon, en étant obligé également de la marier, c'était pas dans ses projets.、Mm -hmm. euh, Euh, C'est également fait beaucoup de mal. En fait,、euh, oui. il, a eu, euh, il a eu une vie.、Euh, son mariage a été très dur pour lui aussi. Il a eu beaucoup de mal avec ça. Et,、euh, il, il était triste. Il était triste.、Oui. Ça n'empêchait pas d'aller voir les groupes. i Non, exactement. Oui, parce que ça a été quand même assez、oh, raconte. Il、euh, s'est payé à très p e r Oui, oui, oui. En 1970, cette fois-ci, Jim Morrison enregistre certains, des poèmes, certains de ses poèmes plutôt seuls dans un studio de Los Angeles. Les autres musiciens, les Doors, vont mettre ses poèmes en musique en 1978 pour l'album An American Prayer. Moi,、ouais, c'est、okay. un album que j'aime bien. Un peu quétané, ces bars,、mm -hmm. là, parce que ça a mal vieilli un petit peu,、ouais. euh, mais c'est quand même bon.、Ouais, c'est un album plus spoken word, donc、ouais. euh, chanté. C'est ça, ça avec des musiques un peu plus linéaires, je dirais.、Mm -hmm. Euh, c'est sûr que ce n'est pas aussi bon qu'un album des Doors, mais c'est quand même bien. Quand même bien. Ça, ça vaut la peine pour un fan des Doors.、Euh, et tu sais, les, les sessions d'enregistrement de Jim,、euh, c'était pour、euh, célébrer son, son anniversaire, hein,、mm -hmm. son, son 26e anniversaire.、Mm -hmm. Et、euh, non, c'était son 27e. Oui,、hein? 27e, effectivement. 27e anniversaire. Et、euh, ça s'est terminé、euh, tout simplement parce que John,、euh, John Jim était、euh, trop s o u l Parce qu'il a vu tout le long.、Hein? Ah, ouais, o u i À la fin, il n'était plus très cohérent. Ça ne me surprend pas, finalement, lui, effectivement. En 1971, cette fois-ci, Paul McCartney tient une fête au London Empire Ballroom pour célébrer la naissance de son nouveau groupe, Wings. Oui, les Wings.、Euh, tu sais, chaque semaine, je présente un, une face d'un album Véné de classique et、mm -hmm. je regarde des s Il reste très peu d'émissions d'ici la fin de, de l'année. Et、euh, malheureusement, c'est un album que je vais devoir passer par-dessus, Wildlife, ouais, qui, qui est sorti en début de décembre, je pense. Effectivement, oui. Et qui、ouais. est un.、Euh, en fait, c'est un des de e m albums préférés de ce que Paul McCartney a fait dans、ouais. sa carrière. Faut、Mais c'est un album qui est mal aimé.、Hein? Oui, il est qui... très mal aimé.、Mmh. Pourtant, il y a plusieurs gens qui, qui aiment cet album. Soit、ouais, si、on l'aime, soit、si、je... on ne l'aime pas. C'est ça. Moi, je fais partie de ceux qui, qui, qui aiment. My Life. Il, y a, il y a des gens qui adorent, d'autres qui vraiment détestent et ne veulent、ouais. rien savoir complètement. <rire> En 1975, cette fois-ci, Elton John devient le parrain de Sean Lennon, le fils de John et Yoko. Et ça, c'est quelque chose que j'ignorais. Non,、est. je ne savais pas non plus q u i était le parrain de, de Sean. Oui, je, je me demande si,、euh, si en fait, ils ont, ils, ont, ils ont une relation de parrain à, à f i l l e u l très, très é l a b o r é e c'est d i f f i c i l e avec une grosse vedette comme ça ouais, là, qui ça. parcourt le monde, non, je ne pense pas.、Mmh, ça ne a u r a i t être plus symbolique que d'autres choses.、Euh, mais mais c'est ça, John et Elton étaient de très bons amis. o、mmh. u、euh, Au début des années 70. Oui, John Allen s'était prosterné devant Elton John, d'ailleurs,、euh, au début des années 70. Sain, on l u i avait demandé、euh, qui, qui croyait,、euh, qui est-ce qui croyait qu'il allait pouvoir、euh, éventuellement soit remplacer les Beatles, faire de la musique au、mm -hmm. moins aussi bonne que ce qu'il faisait. Il disait Elton John est、ouais. un jeune premier. Mais qui, il、euh, avait raison aussi, parce,、oh, parce oui. que dans la première moitié des années 70, c'est un génie. C'est pour、oh, ça、oui. que la d é b â g e était、ah, spectaculaire. Elton John écrivait mais, des mélodies vraiment oui, géniales. Mais entre 70 et, et 75, là, il était absolument génial. Je、mm -hmm. suis bien d'accord med sig Et on termine cette journée d'éphéméride s du 8 novembre avec en 1986, le premier concert de Metallica avec leur nouveau bassiste a lieu. Donc, Jason Newstead qui s'était、ouais. euh, joint à la formation. Metallica qui avait pensé mettre fin au groupe、euh, lorsque leur premier bassiste、euh, est décédé malheureusement dans un accident d a u t o b u s Mais je crois que ça a été une bonne idée de prendre Jason Newstead、ouais, avait... surtout pour les finances du groupe. Il n'y avait pas le choix. C'était bon aussi pour lui, pour,、oh, pour oui. Jason,、euh, sauf que il n'y a Pas eu la vie facile avec les gars de Metallica qui n'ont non. jamais vraiment accepté. Non, exactement. C'était、euh, euh, moche. Il dit,、euh, il dit que de toutes ces années-là, il retient pas vraiment de bons bon souvenirs. Parce、ouais. qu'il dit les premières années, je me faisais、euh, b i z u t e r dans le fond, parce que j'étais le nouveau. On me faisait transporter les bières, on me faisait transporter le、mm -hmm. stock. Et dans les dernières années, moi, tout le temps, tout c'était le je me faisais engueuler pour un tout et un rien. Oui.、Euh, Ça a été bien surtout pour lui, pour son portefeuille、oui. et ainsi que pour se faire connaître. Bon, oui, c'est pas pour rien qu'il est parti、euh, oui. finalement. Exact.、Euh, écoute, on va,、euh, en, en accord avec notre thématique d'aujourd'hui, on va aller en écouter une, une pièce de Metallica. C'est un groupe qui a souvent、euh, parlé de la mort dans leur,、euh, dans leur texte.、Mm -hmm. Et là, on va aller écouter une, une de leurs plus belles chansons. Mais c'est carrément une des plus belles chansons écrites sur la, la mort, si on veut.、Euh, la pièce Fade to Black.、Ah oui.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 Fade、oui. to Black. C'est tiré de leur excellent deuxième album, Ride the Lightning, qui est paru en 1984. Tu sais que、euh, le premier groupe professionnel de Jason Newstead, Flotsam Jet Jetsam, eux aussi, ils ont une pièce qui s'appelle、euh, Fade to Black. Ah, ça, je l'ignorais. Mais、euh, c'est、bon, pas mal moins bon.、Hein. Premièrement, c'est、euh, très rapide comme pièce. Et on la retrouve sur、euh, l'album d o s d a y for the Deceiver. Qui est sorti un an plus tard, en 1985. Donc,、euh, probablement qu'ils étaient au courant hein, que Metallica a une <rire> pièce qui s'appelait Fade to Black, mais、euh, ils l'ont fait pareil.、Euh, certains considèrent cet album comme、euh, un c h e f d œ r du trash、uh, Doomsday for the Deceiver, mais je n'en fais pas partie. <rire> C'est lui qui écrivait les paroles hein, pour.、Euh, ah ouais? partie Jetsam, Jason n e w s t e d et il y avait une plume assez intéressante parce que、euh, souvent dans le thrash, les p a r o e s sont très sérieuses, très violentes.、Mm -hmm. euh, lui, c'était plutôt comique, c'était une espèce、ah, oui. de, de, de je dirais, de Yann Gellin、euh, du, du, du thrash. C'était un type qui avait un sens de l'humour, qui ne se prenait pas au ouais, sérieux, donc、euh, ça, ça a pu aider également.、Mm -hmm. Ce qui nous emmène à parler. Ben, en fait, on, vous êtes, vous êtes <rire> sur les ondes de la Radio Campus, à l'émission、e、Classique. Bien sûr, en compagnie de Simon f i t z b y c'est lui et moi-même, Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée comme ça aux racines du r o c k et à l'évolution du r o c k à travers le temps. Et là, ben, on en est rendu au, au 9, le 9、oui. novembre. Également, oui.、Euh, donc, éphémérite du 9 novembre et on débute en 1941 avec la naissance de、euh, Tom Fogerty. Donc, qui, euh, célébrait, euh, qui célébrait ses 70 ans、ouais. Donc, euh, cette semaine. C'est、mmh. intéressant. C'est、ouais. un âge vénérable.、Oh, tout à fait,、euh, mais il est très en forme. Il est chanceux. i o est chanceux. Il a reçu sa, sa, sa, sa, sa poursuite. Pas sa poursuite, mais、euh, on parlait tout à l'heure qu'il avait été poursuivi par l'ancienne compagnie de disques.、Ouais. Euh, mais il a, été,、euh, il a gagné son procès euh, euh, la veille de sa fête. C'est un beau cadeau. Ouais. Effectivement, oui, <rire> c'est assez, assez,、euh, assez bien. C'est un beau cadeau. <rire> En 1954, nous avons également la naissance de Dennis Stratton, qui lui est guitariste d'Iron Maiden. Oui, en fait, c'était le guitariste sur le premier album. C'était le guitariste original, si on peut dire, p a r c e q u e c'est lui qu'on retrouvait. Il y en a eu d'autres, le、oh, guitariste、oui, d'Iron、oui. Maiden, mais ce guitariste original, il était là sur le premier album en b o n n e t m a i s par la suite, il a fait partie de... Euh, p r a y i n Mantis aussi.、Mm -hmm. Et la raison pour laquelle il est parti d a r o n m a d d e n c'est qu'il y avait des goûts un peu c u c u s Ah、oui? euh, ouais? Ouais, lui, il voulait faire une musique dans le genre des de Eagles. Alors,、euh, ben, les autres étaient consternés.、Ouais, euh, ils, ils ont convenu qu'il fallait peut-être mieux qu'ils s'allaient former un groupe de genre-là. Parce que, tu vois-tu,、euh, a r o n m a d d e n qu'ils font une, une musique à la Eagles.、Oh, ça aurait été assez spécial、euh, et、oui. assez mauvais. Oui.、Mm. Nous avons également en 1960 Ray Charles, qui est au numéro un du palmarès avec Georgia on my mind, donc、oui. une reprise de cette chanson classique. Ouais. Ouais,、euh, un classique euh, une chanson qui a beaucoup marqué, entre autres, Jerry Boulet, de Fallback. Oui, -back,、oh, oui ouais. qui,、euh, qui l'avait joué d e r r i è r e au concert en fusion avec、oui. le Big Ball, oui, Bill Big Ben. o u e Tout à fait.、Oui. Euh, on ne la retrouvait pas, il me semble, sur la version originale du v i n y l e mais、euh, sur. Euh, les, les, les, euh, les nombreux coffrets ouais, qui s l e s nombreuses rééditions. Les、euh, nombreuses、ouais. rééditions et coffrets de Fenbach, il y en a à la tonne.、Mm -hmm. Donc, on peut la retrouver facilement. Mais、oh, j'étais、ouais. surpris ouais, de ne pas l'avoir sur,、euh, sur cet album en、mm -hmm. fusion, version v i n y l e qui est la seule version que j'ai à la maison.、Ouais. Donc, euh, Un chef-d'œuvre. Oui, oui,、mm -hmm. vraiment. Excellent. Nous avons aussi en 1961, cette fois-ci, Brian Epstein qui arrive à mettre finalement les pieds dans The Cavern pour voir les Beatles. Donc, c'était、euh, la première fois qu'il qu arrivait à voir le groupe.、Une、rencontre essentielle et historique. Oui, exactement. Il a bien fait de le faire justement lors d'un concert de, de, de, de, dans The Cavern parce qu'il、oui. a pu se rendre compte justement de la folie autour des Beatles. Tout à fait. Il n'y a pas parlé au x gars cette journée-là, par、non. contre. Là, la, la rencontre a eu lieu quelques temps Quelque plus tard, temps plus tard au,、ouais. euh, euh, dans le magasin、euh, de, de Brian. Brian. Oui. Nous avons aussi en 1963 bien, Louis Louis qui est lancé par les Kingsmen, la pièce qui a été bannie dans plusieurs États américains. On suggérait donc, que, que Louis Louis faisait allusion à du sexe entre marins et jeunes femmes. C'était une reprise donc, de Richard Berry and the Pharaohs, qui lui e s t un artiste jamaïcain. Euh, qui avait lancé cette pièce-là. C'est une pièce de, de ska, donc on va、ouais. dire, qui était à la mode、euh, donc à l'époque、euh, en Jamaïque. Et、euh, donc, une très bonne pièce des Kingsmen que j'adore,、ouais. mais qui les bien pensants, les têtes bien pensantes de l'époque avaient décidé ouais, de bannir. Tu、euh, vois, tu o i c'est pas vraiment scandaleux, hein, comme, comme histoire. Il n'y a aucun scandale là-dedans, <rire> mais bon, dans l'Amérique puritaine des années 60. Oui, tout à fait. Tout à、euh, fait. Et、euh, allez, cette pièce-là avait été,、euh, auparavant, faite par、euh, les Fabulous Thunderbirds. Oui, tu sais, aussi, oui. Et、euh, moi, j'aime bien la version de, de l é m m y de Motorhead. Ah, il l'a fait! Oui, oui, il, il s'est même sorti en 45 tours dans les années 70. Ah, oui, donc、ouais. oh, ça serait intéressant. On la retrouve en couilles, pièce bonus, il me semble, c'est sur、euh, la version remasterisée de Overkill. Ah, donc、ouais. je, vais, je vais essayer de mettre la main、ouais, là-dessus. Je, je, je vais te la faire jouer, c'est une prochaine. C'est trois c o u r a n je vais te faire jouer ça, Louis. Louis, c'est bon. g h e n i a l j'ai、ouais. hâte d'entendre ça. <rire> Également, en 1968, John Lennon a droit à une visite privée de l'exposition de Yoko Ono à la galerie Indica et rencontre l'artiste pour la première fois. Yoko Ono, Yoko ono affirmait à l'époque ne jamais avoir entendu parler ouais, du Beethoven.、Ouais, ouais, o s、ouais. o n s e donnait des petits airs. ouais, ouais, ouais. <rire> On parlait de snobisme la semaine dernière, là. C'est ça, ça, ça, ça aussi, ça a dit. En 1967, cette fois-ci, David Crosby quitte The Birds. Il allait former Crosby, Stills et Nash l'année suivante. Oui. Est-ce que David Crosby a quitté Les Birds ou il s'est fait mettre à la porte Je crois qu'il s'est fait mettre à la porte plutôt.、Ah, ouais. c e s t une erreur de, soit de traduction, soit de filmer. Ça, ça s'est tellement fait en mauvais t e r m e que les、oui. Birds étaient, ont été très baveux avec lui sur la, la pochette de l'album suivant. Il avait remplacé sa tête、oh, par, par un le cheval. C'est <rire>、ouais, assez incroyable ça. C'est. Les, les mauvais,、euh, les, les mauvais,、euh, sentiments qu'on peut avoir、oh oui. envers ses, ses anciens collègues, c'est incroyable. Alors, en 1967, également, toujours la journée du 9 novembre,、eh、c'est la première parution du Rolling Stone magazine et John Lennon faisait la couverture de ce、ouais. n u m é r o C'était une photo prise lors、euh, du tournage du film How I Won the War.、Mm -hmm. Exactement. Et John Lennon, qui a toujours été le petit favori、euh, du magazine.、Euh, ouais. Donc,、euh, dans l'ère post-Beatles. On... C'est même de mauvaise foi et malaising. Effectivement, puisqu'on s'amusait à défendre John Lennon sur tous les plans. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours、euh, fatigué. p e u t, es, t es Pas、parce s p a que t a i m e s quelque chose, t es obligé de démolir autre chose.、Non? Exactement. t as le droit d'aimer John Allen et le préféré, mais t e s pas obligé de massacrer Paul. C'est ça. Contre, exactement. Il fait des trucs vraiment génials、oh, oui. aussi. Oui. Et pour les gens justement, qui douteraient de nos affirmations, vous pouvez toujours aller sur le site des, du, du r o l l i n g s t o n e Magazine où on retrouve l'ensemble des critiques et des chroniques qu'ils ont faites à travers les années. D'ailleurs, si vous cherchez, par exemple, l'album Ram de Paul、ouais. McCartney, on peut voir la critique de 1970 où on démolit l'album. On dit que c'est vraiment un des pires albums qui a jamais été fait, que ça ressemble trop aux Beatles, etc., etc. e <rire> s t n'importe quoi. <rire> et on a une nouvelle critique, je pense qu'il a été fait en 2002 avec une réédition où on louange l'album complètement et on dit que c'est <rire> probablement le meilleur album、ouais. de Paul McCartney. Donc, Vous pouvez juger par vous-même, mais r o l l i n g Sound Magazine était assez tough. Hein,、oh, oui, c'était、euh, répandu. J'ai aussi une, une critique de Ram、euh, qui vient du New Musical Express,、mm -hmm. euh, Roy Carr et Tony Tyler. Là,、euh, et puis、euh, tu lis la critique, tu dis Voyons, ils parlent pas de Ram, ça se peut pas. <rire> <rire> ah, les journalistes.、Euh, nous avons également en 1967 toujours Roger McQueen qui met David Crosby à la porte des Birds. Voilà. C'est、ouais. réglé pour le problème、okay. des birds. On, on l'avait en double. o i n s'est l Donc il à... quitte Il s'est plutôt fait mettre à la porte. Il y a les deux versions. <rire> Exactement. <rire> Ah, ben, choisissez votre préféré. Ouais, exactement. <rire> faites, faites votre réalité avec ce qu'on vous offre. Ben, il me semble pour avoir lu la biographie、Mike、de David qui, Crosby, euh, euh, il s'était fait mettre à la p o r t Oui, c'est ça. Les gens ne voulaient plus、euh, ouais. l'avoir au sein、ouais. du groupe. C'était une bonne chose pour lui parce qu'il、euh, a eu sa vengeance avec Crosby, Stills Nash, ouais, qui est devenu ouais, ouais. un des groupes majeurs là, de l'histoire du rock. Exactement. Bien qui... plus que les Burge Packs. Exact.、Et、on associe David Crosby à ce groupe-là、mm -hmm. beaucoup plus que les Burge、ouais. euh, encore aujourd'hui. Nous avons aussi en 1969, dans cette journée d'éphéméride, Rod Stewart qui lance An Old Raincoat Won't Ever Let You Down, son premier album solo qui porte le nom très simple du Rod Stewart Album aux États-Unis. o u i c'est ça. Je, je préfère <rire> la version anglaise, la pochette et... s et Au moins plus coloré、mmh. parce que la version américaine est assez drab. J'imagine que c'est seulement une photo de. de en fait, c'est une、Rod、photo. C'est le genre de photo qu'on aurait pu retrouver sur une pochette de d i s q u e de Frank Purcell,、euh, mmh. c'est-à-dire、euh, un, un, un monsieur avec un manteau euh, qui、euh, jouille des enfants. <rire> ouais, Mais c'est mieux, mieux que la, la, que la pochette drab américaine où、ouais. c'est seulement écrit Rod Stewart Album. Ouais, effectivement. Ouais. On, on a vraiment lésiné là-dessus.、Mmh. C'est assez ordinaire. En 1973, cette fois-ci, Cat Stevens a fait sa première apparition nationale aux États-Unis dans le cadre de l'émission ABC in Concert.、Mm -hmm. Donc, c'était,、euh, il avait été,、euh, il avait connu son, son, son grand moment de gloire en Angleterre, je crois, auparavant. Oui, oui,、uh, oui. Et le p i s t e Donc, euh, c e t assez, c'est assez intéressant pour lui. En 1977, également, à cause du grand succès remporté par leur album homonyme, le disque Mystery To Me de Fleetwood Mac devient disque d'or.、Mmh, oui, un On... succès、euh, post-doté.、Euh, On s'était poste... <rire> fier tout simplement à l'album précédent、ouais. pour vendre. Il y a une super bonne pièce、euh, sur Mystery To Me, une de mes pièces préférées de Fleetwood Mac, qui et、euh, euh, euh, h y p n o t i s e Ah, pièce que j'ignore, que、ah, je ne connais pas. Ah, c'est bon, Ça okay, Ça sera à découvrir pour moi. En 1960, on en a sauté, on a passé à Fleetwood Mac un peu trop tôt, je crois, puisqu'on、ouais, ouais, tourne en plein. Il d e s a décrodés, c'est p o i Oui, on a quelques、ouais. problèmes techniques de ce côté-là. <rire> en 1973, on revient dans le temps. <rire> Billy Joel... Ça commence à lance... être bien là. Oui, effectivement. <rire>、euh, en 1973, Billy Joel lance Piano Man. Oui, tu sais, c'est un succès. Il y a deux semaines, j'ai fait tourner dans, dans, dans ma chronique. Des groupes obscurs,、mm -hmm. j'ai présenté le groupe Attila,、mm -hmm. qui est un duo qui,、euh, ce s t pas le premier groupe professionnel, mais c'est un des premiers enregistrements de,、euh, de Billy de Joel. Bill Joel、ouais. et il faisait du métal. Ah oui?、Ouais. C'était très bien. C'est weird parce que c'est un, un, un organiste avec un, un, un orgue vraiment le boosté, distortionné、mm. à mort, là, avec un batteur. Ok, simplement. Et、euh, c'était.、Euh, certains considèrent que c'est le pire album de, de Rock de tous les temps. Je ne suis pas d'accord parce que j'ai entendu des choses bien pires que ça.、Oh, oui. Et même, je dirais que ce n'est pas si mal. Ce n'est pas si et, pire. Il et... y a des fans de cet album-là, de, de Attila. La, la combinaison、euh, orgue et batterie, on a pu le voir également sur l'album live de Lee Michaels qui a été lancé、mm -hmm. dans les années 70, où il est simplement à l'orgue avec un très bon batteur qui l'accompagne.、Oui. Ça, ça fait une bonne、mm -hmm. joie.、Ouais. c e s t un peu la même dynamique qu'Atomic Rooster. Là.、Mm -hmm. euh, mais je, mais Écoute,、euh, moi, je te conseille d'écouter cet album de t i l a C'est bien. Mais on l'a vu,、euh, le métal, c'était pas pour lui、ouais. parce que ça n'a pas eu de succès. Et il, a fait, il, même, il a eu une tentative de suicide、euh, parce que l'album n'a pas marché il a bu une bouteille de, de poilé à meubles. C'est assez affreux.、Ouais, c'est peut-être pas une bonne idée. <rire> non, non c'est vraiment terrible, ça. Et、euh, finalement, ben, il a décidé de se lancer vers quelque chose de vraiment mainstream.、Euh, c'est pour ça que Piano Man a été son premier grand succès. Oui, ça l'a très bien servi、euh, quand même de ce côté-là. En 1974, toujours dans ce retour dans le temps, les、oui. b a c k m a n Turner Overdrive o b t i e n t leur premier numéro 1 au palmarès、oui. avec Freewheeling,、oui. qui est une pièce que le j'ignore. Quelqu'un n'a pas. En, en fait, fait、euh, ce n'est pas une pièce, c'est un album. Un album. l u i c e t、ouais. premier、ouais. album. C'était gros d a n c C'était le leur gros、Turner、album. Hein, ouais. Ouais. C est, c est, c est, ça a été leur grand succès. En 1996, cette fois-ci, Bob Dylan accorde des droits de la pièce The Time They Are Changing à la Banque nationale, plutôt à la Banque de Montréal, pour une campagne publicitaire.、Et、ça, c'est quelque chose qui me surprend dans Bob Dylan, mais il faut dire que Dylan a appris à nous décevoir avec les années.、Ouais. c e s t pas que nécessairement. i、ouais, l est bizarre. o u i o u i Mais en même temps. Vendre ses chansons、euh, pour des publicités, c'est rendu une bonne façon de vivre. C'est une、fait. des rares façons de, pour un musicien de. de, de tu sais, ces gens-là, ils ont le droit de vivre, là, aussi. c tu sais, ceux qui chiolent, là, parce qu'il y en a qui vendent de, de leur musique à, à des、euh, campagnes publicitaires, là, b e n écoutez, le, le monde, il en a jeté plus de dix. c'est ça, ça. Alors, comment voulez-vous que les artistes vivent? Et puis, passer sa vie sur la route, là, c'est a b s o l u m e C'est ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé cette semaine avec le groupe Carquois. Qui,、euh, eux, ont、euh, vendu une de leurs pièces, le Pyraman, pour、euh, des annonces de Coke, Coke okay. Diet. Okay. Et、euh, là, les fans de c a r c o i s se sont outrés vraiment de ça. Et le chanteur de la formation a écrit un message en disant si vous achetiez nos albums, si vos iPhones seraient remplis de, de MP3 Lego,、ouais. on n'aurait pas à faire ça. Ben, c'est ça, exactement. Il faut être conséquent, l、mm -hmm. euh, Comment vous Il n'y a, a pas de magie là-dedans, les musiciens. Ils ont besoin de, de, de vivre, eux autres aussi, ils ont、ouais. un loyer à payer. C'est ça. Et puis, si les gens n a c h è t e n t plus de disques, là, comment voulez-vous qu'ils gagnent Il n'y a pas de magie.、Là. Exactement. Alors, il n'y a pas 56 façons là, de, de vivre de nos jours. Alors, c'en est une de, de, de, de vendre à des campagnes publicitaires.、Euh, parce que, comme je le répète, ce n'est pas une vie, ça non plus, là, être sur la route, là, 52 non, semaines par année. On peut facilement perdre la tête et、euh, donc tomber en grande fatigue. Oui. Alors, si on veut continuer à avoir de s musique, s、euh, avoir des musiciens et avoir quelque chose de, de qualité,、euh, quelque part,、euh, il faut, faut qu'ils en vivent. Oui, et j'aime mieux à, allumer ma télé, et entendre t e soit Carquois ou Bob Dylan, justement, dans une publicité comme que que Céline, un, Céline Dion,、ouais. ou un jingle assez ordinaire,、ouais. euh, donc composé sur le coin d'une table.、Mm -hmm. Et finalement, pour terminer cette journée du 9 novembre, dans les éphémérides émis en 1999, la Recording Association of America déclare que l'album des plus grands succès des Eagles, de 1971 à 1975, est l'album le plus vendu au 20e siècle, e t s u r aux États-Unis. Et le simple Delton John, The Candle in the Wind, lancé en 1997, a été nommé meilleur simple du siècle. <rire> Je ne sais pas si c'est quelque chose qui.、Euh, Donc, parce que c'est en 99, mais je v a i le d i r qui a inspiré、euh, l'ancien guitariste d a a r e d Baida de voir <rire> le succès du Great Assist, des Eagles. Il s'est dit, c'est là que l'argent <laughs> se trouve. Mais,、euh, <laughs> mais Steve Harris、euh, lui a prouvé le contraire parce qu'Aaron b a i d n c'est un groupe、euh, immensément riche、euh, mm -hmm. qui, ont, qui ont su euh, bien euh, gérer leur、euh, carrière. Il faut dire qu'ils ont eu la chance d'avoir un, un gérant vraiment exceptionnel. Oui,、euh, effectivement. Mais c'est typique de ces, ces, ces genres de compagnies-là,、euh, de, de, de pas compagnies. Mais plutôt les.、Euh, C'est-à-dire,、euh, ces, ces grands syndicats, si on veut de la musique, là, de, de toujours se fier sur les ventes d'albums également、mm -hmm. pour déclarer qu'il s'agit du meilleur. On a pu le voir au gala de la 10, lorsque、mm -hmm. m a r i e m é gagne le concert de <rire> l'année. C'est incroyable, mais quand même, c'est pitoyable. Oui, c'est pitoyable parce qu'on oublie que c'est les parents qui payent les billets, pas les enfants.、Mais、bref,、euh, c'est ce qui arrive également avec ça. Les Eagles sont très bons, mais c'est le genre d'album s qui se vendait.、Euh, et encore, les Eagles aujourd'hui vendent leurs albums chez Walmart.、Oh, oui, donc, c'est une façon de vendre plus de disques,、oui. mais ça veut pas dire nécessairement pas que c'est pas mauvais tu... les Eagles. Non, mais il y a eu des, des meilleurs trucs que ça. d a n s l e s a n n é e s é c o u t e j u s t e Qui a lancé de très bons albums, les groupes américains, il y en a eu plein.、Ouais. on a un peu ignoré ça à cause、mm -hmm. du pick-in. Et on passe cette fois-ci à la journée du 10 novembre dans ses éphémérides. Et nous débutons en 1947 avec la naissance de Glenn b o x t o n guitariste d'Alice Cooper.、Ouais. Qui oui, il, qui est décédé il y a, il y a plusieurs、euh, années. En 97.、Euh, en 97、mm -hmm. Oui.、Euh, Écoute,、euh, il est décédé tout simplement parce qu'il a vécu、euh, un peu trop intensément <rire> de façon.、Euh, le mode de vie sex, rise and rock and roll. Ouais, sex, rise and roll. Il s'est défoncé jusqu'à la fin. Ouais, c'est vraiment dommage. C'est ça qui est décédé de ce groupe, d'ailleurs. Ah oui, les autres sont tous vivants. Les autres sont tous vivants, en tout cas. Et、bien. on les retrouve sur le dernier album de Alice Cooper. Uh, welcome to My Nightmare, Welcome to le chiffre d'eau.、Ouais, oh. uh, et ce sont les seules bonnes pièces qu'on retrouve sur cet album. Celles a v e avec, le, ouais, avec le, le groupe original. C'est très bien. C'est quand même intéressant. C'est le fun qu'Alice Cooper soit a l l é rechercher. Tu sais, oui, C'est arrivé à cause de l'intronisation au,、euh, au Rock and Roll Hall of Fame. Ça a au moins contribué à ça. C'est cool. <rire> Nous avons aussi en 1948,、euh, cette fois-ci, la naissance de Greg Lake, bien sûr, d'Emerson l a k n、ouais. Palmer, qui est également membre de King Crimson、euh, pendant. Seulement 63、temps. ans, ça me surprend. Mais il faut d que... i Écoute, moi, je les ai vus en un spectacle il y a une vingtaine d'années, puis sa voix était vraiment pas bonne.、Là. Ah non, il,、euh, il a mal vieilli de non, ce côté-là. Oui,、ouais. il, avait perdu, il avait perdu quelques, quelques, quelques octaves. <rire> <rire> c'est malheureusement des choses qui, qui arrivent, c'est vraiment、ouais. dommage. En 1960, cette fois-ci, Greg Allman reçoit une guitare pour ses 13 ans. C'est、oui. le début de la légende、oui. de son côté. Fantastique groupe.、Euh, oui, euh, oui, f o u n a g i l s ont lancé de très, très bonnes pièces、mm -hmm. et、euh, qui, ont, qui ont écrit donc, vraiment des, des, du très bon、oui. rock. En 1965, les Rolling Stones, cette fois-ci, sont au numéro un du palmarès avec Get Off My Cloud. Oui, un de leurs grands prix classiques. Oui, effectivement. En 1966, les journaux britanniques annoncent au public、mm. que les Beatles ne comptent plus faire de concert.、Ouais. C'était officiel.、Ouais, c'était une a n n é e de la folie.、Oh, euh, justement, on ne peut pas toujours vivre sur la route.、Ouais. Et eux, dans, son, dans leur cas, c'était、ouais, vraiment incroyable. Ils ne s'entendaient pas sur scène et même、mm. qu'ils commençaient à avoir des problèmes d'audition à、mm. cause des cris trop s t r i l e s Oui, des hystéries. En 1967, cette fois-ci, les Moody Blues lancent l'excellente pièce Night in White Satin,、mmh. un de leurs très, très grands succès. Ouais, ma、euh, pièce、ouais. préférée Puis, du groupe. p u s une chanson historique aussi. Oui,、euh... oui, oui. Considéré par plusieurs, et d'ailleurs, j'avais vu un top. C'était à la BBC qu'on avait fait ça, à la télé. On avait fait un top 10 des meilleures pièces de rock progressif et on avait mis Night and White s a t u n à la première place à cause de son utilisation du mélotron.、Ouais. Et la mélodie également, C'est un de des premiers、rouges. exemples réussis aussi de rock symphonique. Oui, oui, exactement,、mmh. effectivement. En 1974, cette fois-ci, Backman Turner Overdrive, son tour numéro 1 du palmarès, cette fois-ci avec You Ain't Seen Nothing、ah, ouais, Yet. Ça, ça c'est une, chance. Ça, une ça, chanson. Ça, c'est une chanson. C'est une chanson, c'est、voilà. tiré de l'album Not f o r a g i l qui est peut-être leur meilleur. e Oui,、ouais. et qui,、euh, qui, qui est une pièce、euh, icône du groupe.、Oh, euh, franchement,、oui. on reconnaît cette pièce-là,、oui. on reconnaît BTO. Et on ne s t a n n e pas dès l o r a n d You Ain't Seen Nothing Yet. Effectivement, c'est une excellente pièce. Nous avons、euh, cette fois-ci、euh, bon, un bon en avant, quand même assez intéressant. On passe de 1974 à 1992,、mmh. alors qu'Axel Rose est、euh, trouvé coupable de dommages et intérêts lorsque Guns N' Roses donnait un concert au、euh, Maryland, en Floride. Il a été condamné à deux ans de probation et 50 000 à donner à des organismes de charité.、Mmh. Il devait bien se tenir pendant deux ans, mais j'imagine、ouais, qu'on a faire... fait quelques exceptions pour lui. Ça n'a pas, pas eu d'effet, ça. C'est a incorrigible. Effectivement. Et nous terminons cette journée du 10 novembre, dans cette semaine d'éphéméride en 1994, alors que Jimmy Page et Robert Plant jouent Stairway to Heaven lors pour la dernière fois, en fait,、euh, donc dans le cadre d'une émission télé japonaise. Non, ça, ça, je ne savais pas que Page et Plant avaient joué Stairway to Heaven. Par contre, ce n a s t pas été la dernière fois. Non. Parce que les Zeppelins l'ont fait en 2007、exact. lors de, du spectacle à l'aréna O2 À l o n d r e s e t d'ailleurs,、euh, je rappelle que, aujourd'hui,、euh, je vais présenter une face complète、euh, de l'album、euh, La Zeppelin IV, puisqu'il est、mmh. paru、euh, il y a exactement 40 ans, euh, cette semaine. C'est un des plus grands albums、euh, de rock、euh, de tous les temps. Et,、euh, pour vous donner un indice,、euh, ben, je n'aurai pas la face sur laquelle on retourne. <rire> C'était oui, d a e v i l Tu sais, tout simplement pour être conséquent avec,、euh, Avec moi-même et aussi pour ne pas、euh, encourager les mauvaises langues qui pensent que je fais jouer Stairway to Heaven à tous t e les semaines avec、ouais, Classic.、Euh, je vous rappelle que je l'ai fait jouer deux fois à 15 ans, Bro.、Ouais. Stairway to Heaven à la c l a s s i q u e On va y aller avec un petit bloc、euh, encore dans notre thématique、euh, d'aujourd'hui qui est Fête des morts. Dans un moment, on va entendre une、euh, très bonne version spectacle euh, de. Euh, euh, Voyons, The de, <rire> de Cats, Dead Rats, Day Darts. Tout de suite, on va aller écouter Ten h j o h n s champion du tir à l'arc sur les écureuils avec Bert My Misadventure. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, admission e c l a s s i q u e Dead cats, dead rats, did you see what they were at? And it would be the same Pour moi. C'est mon chanteur préféré. John r r i s o n très belle voix. C'est pas, pas un grand chanteur. C'est pas un Freddie Mercury. Là, non, mais il y, y avait un c a t o n Mais il y avait une superbe voix. Comme <rire>、euh, on, ce qu'on vient d'entendre, c'est la version spectacle de Break On Through to the Other Side, p r é c é d é de Dead Cats, Dead Rats. Ça nous vient,、euh, entre autres, à l'origine, c'est paru sur、euh, la. l'album Absolutely Live, qui est sorti、mm -hmm. en 70, mais j'ai pris cette version sur le disque In Concert, qui est sorti en 1991, et qui était une espèce de Compilation, si on veut, de Absolute Des l i v e Live、Alive、She Cried, et je ne me révèle l pas du nom du、euh, troisième album, mais il y a trois albums en spectacle、oui, en、euh, oui. retour sur、euh, ce coffret. Très bon, très bon achat. Et、euh, juste avant ça, on a entendu notre champion des gommeurs,、euh, de, d e s g o m m e u r s d'écureuil、euh, au tir à l'arc, Tenugent, avec Death by Misadventure, et c'est tiré de son troisième album solo, l'excellent Cat Scratch Fever de 1977. 12h17, on défonce encore une fois. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie de Simon f i t z b y et Alain Lefebvre. Émission entièrement consacrée aux r a c i n e du rock et à l'évolution du rock à travers le temps.、Et、là, on en est rendu aujourd'hui à la journée du 11 novembre. Et effectivement. Et nous débutons cette journée du 11 novembre en 1944 avec la naissance de Chris Drea, qui a été, lui, au sein des Yardbirds. Il était、ouais. chanteur de la formation.、Mm -hmm. Donc, euh, qui, malheureusement, lui, est décédé. C'est électrocuté dans ouais, son état. Oui, oui, c'est horrible. Il est en train de pratiquer la, la guitare électrique euh, et euh, il, il est mort électrocuté.、Ouais. C'est son fils de 5 ans qui l'a trouvé. C'est assez, assez affreux. C'est morbide,、ouais. oh, oui. Oui, c'est affreux. n o s o n s également en 1945 la naissance de Vince Martel, le guitariste de Vanilla Fudge. Moi, je pense qu'il n'a pas été là longtemps. Il、euh, faudrait que je vérifie mes, mes albums de Vanilla Fudge, mais il me semble qu'il était là juste sur le premier album.、Mm -hmm. Je ne suis pas sûr. Oui, o je crois que ça, ça doit être quelque chose genre, effectivement. On a aussi, en 1957, cette fois-ci, Bolly Holly qui lance le simple Peggy Sue, donc、mm. qui a été son, un de ses, ses très, ouais, très,、ça. très grands succès.、Ouais. C'est un classique, plus, aussi.、Oh, a n plus. Oh, et un grand classique. En 1963, cette fois-ci, les Beatles doivent se costumer en policier afin d'échapper à une foule en délire après un concert à Birmingham. <rire> Donc, c'était vraiment la, la Beatlemania、ouais, qui était à son p o r c é t a i e Ils ont réussi quand même à survivre à ça pendant trois ans,、mm -hmm. mais on comprend qu'ils étaient écœurés. o n veut avoir une vie privée aussi, aussi un peu. Pour moi, C'est pas juste eux qui étaient attaqués parce que leurs proches, leurs femmes étaient、ouais. aussi attaquées parce、oh, que、oui. les, les fans étaient jalouses de l e u r s Donc,、euh, elles e f a i s a i t attaquer, insulter, euh, griffer, euh, cracher dessus.、Exact. c é t t débile.、Ah, Cynthia Powell a dit que ce n'était pas des belles périodes, justement, non, non. parce qu'en plus,、euh, les Beatles étaient très bien protégés, mais leurs femmes, parfois, non, non. les suivaient en arrière. Derrière、ouais. le cortège de police, c'est justement eux qui、ouais. mangeaient tout le. Mais、euh, on dit que les Beatles, lorsqu'ils ont arrêté la tournée aussi, ça a été une chance de, de, pour eux d'avoir Un semblant de vie privée en étant、ouais. e n fermé en studio parce que même leur maison était toujours sous surveillance des fans ouais, qui se couchaient devant e n en fait, c'est la les... le seule place où les、uh, Beatles avaient la paix, c'est、ouais. quand ils étaient en studio. Oui, ils, ils étaient enregistrés, mais non pas par les journalistes <rire> qui étaient tout le temps là pour leur poser des questions. Donc, c'était quand même assez、ouais. intéressant. En 1965, cette fois-ci,、euh, nous avons droit à la première apparition sur scène des Velvet Underground, à la création d'un bal au secondaire. <rire> Donc, ça devait être assez spécial. o、bon, u a groupe peu t p a s b r i l l e r pour un bal au secondaire, le Velvet <rire> Underground. <rire> Pas ah, une bonne ça, idée. Ça, ça devait être un bal avec、euh, du punch assez spécial. En 65,、sérieux. non, en 65, c'était pas,、euh, pas encore、euh, l'explosion le, le, le, le hippie c est, c est. de la contreculture.、Euh, tu sais, j'ai déjà vu une entrevue avec、euh, Grace Slick、euh, et euh, Paul c a n t n e r du Jefferson Airplane、mm. qui disaient tout s'est passé très rapidement.、Hein. Une、ouais. année, le Jefferson Airplane jouait dans un, un bal de secondaire et tout le monde était habillé très formel là, avec l e s Et puis、euh, les toxédos.、Oui. Et、euh, l'année la, suivante, ils sont retournés à la même place et là, tout le monde était à moitié tout nu, habillé <rire> comme des hippies, <rire> complètement、euh, défoncé. Ah, ça s'est、euh, fait, fait extrêmement beau,、oui. La libération des、oui. euh, oui. jeunes s'est fait oui. vraiment bien.、Oui. On, on, on est passé tu sais, quasiment des années 50 là,、euh, très coincé à、euh, la décadence totale de u x goût. s Une bonne chose, une très très bonne chose, <rire> mais, Nous avons, cette fois-ci, en 1969, Jim Morrison, qui est emprisonné pour avoir interféré plutôt dans le déroulement d'un vol c o n t r e D'un vol intercontinental, voilà.、Euh, et il reste public également.、Euh, des charges d ont c o n été retenues contre lui, mais ils furent abandonnés. Donc, on、ouais, le sait, il était en état d é b i e t é et il draguait les. Il、euh, était très, très mal commode, Jim, lorsqu'il était、euh, très t r è saoul.、Ouais. Et、euh, finalement, bien, c'est un type qui,、euh, quand même, était très charmeur et、euh, il est allé、euh, jaser comme ça euh, avec euh, les hôtesses de l'air par la suite et avec、euh, les, le, le pilote qui avait été、mm -hmm. impliqué dans l'incident. Et tout le monde a, Décidé de laisser tomber les, cha les charges. C'est une très très bonne chose et、euh, justement il a r é u s s i à faire une, la bonne relation de presse quand, <rire> à lui seul. Quand oh o u c'était un c h a r m e u r Jim Morrison. C'était <rire> un c h a <chameur>. r m e <rire> u r En 1970, cette fois-ci, Plastic on a Band est lancé par John Lennon, un album du même nom f u t l a n c é par Yoko Ono le même、oui. jour et le, le, je crois que crois c'est le premier album solo de John Lennon. C'est le、posmeur. premier album.、Euh... Studio、euh, cohérent là, ouais, ouais, de, ça, de, de、ouais. musique. Là, parce qu'avant ça, tu avais Two Virgins et Life of the Lions. C'est des albums de bruit, c'est d、ouais. e albums i n s i g n i f i a n t Le w e d d i n g Album, qui est une aberration aussi. Euh, et t as l'album live.、Mm -hmm. Oui,、ouais, c'est vrai. c t o r o n t o Mais ça, c'est le premier album là, qui a de l'allure. Et c'est bien la pochette où on voit j o h n n y Yoko assis, arbre, à, arbre,、ouais. à côté. Sur un arbre. À côté sur un arbre. D'ailleurs, j'ai toujours considéré, j'ai toujours vu la pochette、euh, de Wildlife, de Wings, comme étant un genre de clin d'œil à cette pochette-là, du plastique. J'avais jamais pensé à ça, mais tu as,、oui, as raison. On est dans, dans le même genre, genre de décor. t as raison. C'est bucolique. Il y a une certaine paix. Oui. C'est quand même assez intéressant. On a aussi en 1970, la même journée, Bob Dylan qui publie t u r a n t u l a son premier livre. Donc, Je crois que c'était un recueil.、Euh, c était, c était pas, on disait que ce n'était pas des nouvelles, ce n'était pas des poèmes, c'était un peu entre deux.、Oui. Je n'ai jamais eu la, la chance de mettre la main là-dessus. Non, là non vu. Donc, ça, ça doit être intéressant. Ça doit être encore publié, mais dans des maisons d'édition un peu plus indépendantes,、oui. plus i n d i e On a aussi en 1972 le décès de Barry Oakley des Allman Brothers dans un accident de motocyclette et il est décédé.、Euh, son accident a eu lieu pratiquement au même endroit. Oui, on en a parlé、euh, la semaine、euh, dernière.、Uh, Louis Nolman est décédé. Louis Nolman.、Euh, lui aussi dans un accident de moto et、euh, quasiment au même endroit. Un, un an plus tôt. o、ouais, n、euh, dit euh, trois blocs en anglais, je pense, c'est quelque chose comme 3000、ouais. ou quelque chose s t quasiment au même endroit et dans les mêmes circonstances.、Hein. Donc c'est assez, assez incroyable et morbide puisque ça, ça arrive à, quelques, à un an quelques s e m e C'est pour ça, ça que je ça, disais que, que Greg Allman devait p avoir en croire. l o s q u o n lui a p r i s ça, on devait penser que c'était une mauvaise blague là,、ouais. parce que c'est quasi identique.、Ah, ça devait être incroyable, franchement.、Mmh. On avait,、euh, et finalement, donc, pour terminer la journée、euh, du 11 novembre, qui est aujourd'hui dans les éphémérides, en 1976, Kiss lance Rock'n'Roll All Over. Ouais, Rock'n'Roll Over. Rock'n'Roll Over, p u i Ce n'est pas un de leurs meilleurs, mais、euh, <rire> il n'est pas mauvais non plus. C est, c est, ça reste dans la bonne période. Oh oui, c'est ça, ça. Les années 70, pour Kiss, c'était quand même. C'était des bonnes、bien. années.、Oh, oui, oui. On passe cette fois-ci à la journée du 12 novembre, qui, dans les éphémérides,、eh、bien, sera、euh, samedi d et donc,、oui. demain.、Euh, et nous débutons avec la naissance d'un géant, d'un dieu du folk, même celle de Neil Young, en fait,、euh, qui est né le 12 novembre 1945.、Euh, il, donc ses, il célébrera plutôt donc, ses 66 ans cette、oui. semaine. Neil Young, un géant, au propre et au figuré. Oui, effectivement. <rire> ouais, et、euh, Neil Young, qui,、euh, qui d'ailleurs,、euh, ce qui me surprend, c'est qu'il n'arrête pas de travailler présentement. Il ne fait qu'enregistrer toujours et fait quelques concerts également.、Oui. Euh, donc, euh, très prolifique dans ce sens-là. C'est un des concerts mémorables de ma vie, celui de Neil Young.、Ah, J'aimerais、ouais. qu'il revienne à Montréal pour pouvoir.、Euh, ouais, C'était géant. <rire>、ah, ça ne m'étonne même pas. On a aussi, en, le 12 novembre 1955, plutôt, Chuck Berry, qui est nommé artiste R&B le plus prometteur par un vote des DJ américains. C'était donc un sondage qu'on avait fait. e、euh, t、euh, c'était la folie de Chuck Berry en 1955, et c'est、ouais. bien représenté ici par,、euh, ces, ces, ces, animateurs r a d i o qui s'étaient mis au rock'n'roll assez rapidement,、mm -hmm. e、euh, et qui avaient donné, donc, de très bons résultats. En 1966, 11 ans plus tard, Donovan lance le, son, son grand succès, Mellow Yellow. Donc, qui, qui, le 45、euh, tours ou l'album? Je crois、hein? que c'est 45 tours. Est-ce、oui, que est... l'album s'appelait Mellow oui. Yellow? Oui,、aussi? et、oh. tu me fais penser que ça fait très, très, très longtemps que je n'ai pas entendu Mellow Yellow. Il faudrait que je le réécoute. Je l'ai écouté la semaine dernière. J'ai、ouais. ressorti mon... mon... J'ai seulement l'album des meilleurs succès de Donovan en v i c u l e et j'ai écouté ce, cette, cet album-là au complet et je n'en reviens pas à quel point ce gars-là avait un très bon sens mélodique. Oui. De absolument. Des Incroyable. Mais il a connu un déclin、euh, assez rapide. Oui, oui, oui.、Ouais. C'est dommage. C'était une saveur、euh, des années 60. Oui, a b s oui. l m e n C'est une saveur, de même, je dirais, de 66-67. Oui, genre, oui. <rire> Effectivement. Oui, parce que、euh, tous ces, ces, ces grands succès, justement, ont été écrits Là. Là, en même temps. Oui.、Ouais, et、euh, c'était très intéressant、mmh. de redécouvrir Donovan comme ça. On avait aussi en 1970, dans cette journée du 12 novembre,、eh、bien, le dernier concert des Doors avec Jim Morrison, et c'était en Nouvelle-Orléans. Donc,、euh, tout dernier concert、euh, du groupe avec le chanteur qui allait décéder quelques temps plus tard. Et apparemment que c'était un concert、euh, affreux. Ah oui, un soir et d e m Oui, Mais... vraiment,、euh, tout, tout le monde était.、Euh... Euh, consterné de voir qu'il a complètement perdu toute énergie. Il était、mmh. quasiment assis sur, sur le bord. Oui, c'est ça. Exactement. À la fin, là, il râlait. C'est là, là qu'ils ont décidé en fait, d'arrêter de faire des concerts, ouais,、euh, oui. au moins du moins jusqu'à temps que Jim Morrison soit capable de reprendre son é n e r i e Bizarrement, quelques jours avant, il avait donné un concert. Je pense que c'était au Texas et c'est un des meilleurs concerts que les Doors avaient jamais、mmh. donné. Et、euh, c'est ça qui est bizarre, quelques jours、euh, après ça,、euh, le Nouvelle-Orléans, c'était、euh, carrément contraint. Mais c'est les, les, les autres membres de, du groupe aussi qui étaient un peu.、Euh, je pense qu'ils étaient fatigués de la proéminence de Jim Morrison sur scène,、ouais. alors qu'eux auraient pu tout simplement pas être là, puis avoir un tape cassette qui joue en arrière et ça aurait été parfait. Donc, c'est ce qui les a un peu incités à arrêter les concerts.、Euh, ils ont continué à travailler en studio. Un peu à la façon des Beatles. On essayait maintenant de faire des albums. Et eux, c'était des albums live qu'on faisait en studio. l'album、mm、LA -hmm. euh, l Alley Woman a été enregistré comme ça. Euh, il s e t a r t é intéressant de voir、euh, si, si, si les, les, l e Doors auraient continué d voir qu'est-ce qui serait arrivé. Parce que Jim m o r r i s o n en plus, était calmé avec LA l Woman. Il avait décidé de se laisser pousser à la barbe, prendre du poids,、mm -hmm. justement, pour quitter cette aura d de, de... Euh, de de, de c h a m a n qu'il avait. Donc, à l'époque. Donc, peut-être qu'Aidor e serait revenu sur scène éventuellement, mais malheureusement, on ne saura jamais. jamais. On a oublié une date, là,、euh, 1966. Oui, oui, les Grateful Dead qui d o n n e n t un concert dans le cadre d'une danse organisée par les Hells Angels.、Oui. Donc, c'était. Oui, mais <rire> il était, un... il était, était proche、euh, aussi、ouais, des et... fans. Et d'ailleurs, les Hells Angels qui n'étaient pas considérés encore comme un groupe criminel, on, on, ils faisaient des petits trucs criminels, mais、euh, en, bas, en dessous de la couverte, si on veut. Et、euh, c'est plus à a l t a m o n t e là, où ça, ça a vraiment.、Euh, oui,、euh, en fait,、éclaté. même les Grateful Dead ont, ont refusé de jouer à a l t a m o n t e Ils、mm -hmm. sont allés au Fillmore, je pense, ouais,、euh, pour、ouais. donner un concert le même soir.、Euh, parce que ça, ça allait trop mal, C'est ça. ça. ça C'était malsain. Les Hells a n Girls, é t a i e n t devenu、euh, s les, les, les, les voyous qu'on connaît aujourd'hui.、Mm -hmm. En 1971, cette fois-ci, eh bien, Led Zeppelin lance Led Zeppelin IV, cet album、euh, légendaire. Oui, un,、euh, un des plus grands de tous les temps.、Oh, oui. Album double、euh, diamant au Canada.、Mm -hmm, oui. euh, c'est quand même assez rare. Ça, ça, par contre, ça me surprend que ça soit marqué du 12 novembre parce que cette semaine, j'ai reçu le communiqué de, de presse de la part de la compagnie de disques et eux, ils disent que c'est le 8, 8. qu'il est sorti. Et ça serait au Canada? Ou, ou en、ah, Angleterre. En, parce en Amérique que... du Nord. En Amérique du Nord. Ah, c'est possible. Donc, ça serait la date, peut-être, de sortie de l'album en Grande-Bretagne. Oui, oui peut-être. Ce serait possible. Des fois, on avait une couple de jours de différence, soit en avance,、oui. ou même des fois, il y avait un mois entre les deux. p o u r Pousser les oui. ventes oui. aussi des importations. Dans le cas des Stones, même des fois, quelques mois. Oui,、oh, oui, oui. On, on jouait beaucoup avec ça.、Euh, mais c'est possible, donc, que ça soit、euh, peut-être、euh, soit une erreur, du s e t d'Ephéméride,、mm -hmm. ou la sortie britannique qui p o、oui. u r r a se p r é s e n t é e de ce côté-là. Et je vous rappelle que je vais faire jouer une face. Mm -hmm. Là, j'ai l'air de quelqu'un qui, qui, qui déteste s t a i r w a y to Heaven. Non, non, je ne déteste pas s t a i r w a y to Heaven. Je, con, je constate que c'est un chef-d'œuvre.、Oh, oui. Tu sais,、euh, Leonard Bernstein,、mm -hmm. qui est un des grands chefs d'orchestre, g r a n d c o m p o s i t e u r de musique classique、oui. euh, du 20e siècle, a déjà dit qu'il considérait que s t a i r w a y to Heaven est une pièce,、euh, est une pièce absolument parfaite、oh, oui. du point de vue de la composition.、Euh, Ce n'est pas mauvais, s t a i r w a y to Heaven.、Oh, c'est un chef-d'œuvre. Moi, j'aime l'écouter chez moi, seul. Oui, c'est ça. Mais、euh, le problème, c'est que cette pièce-là a été surjouée par les radios. Et vraiment, et, et, intensément. C'est、ouais. ça. Ça n'en fait pas moins un classique. C'est un classique au même titre que, que, que, que je disais la semaine dernière, la cinquième de Beethoven.、Mm -hmm. C'est pas qu'étain, e mais c'était trop joué. C'est ça qui est dommage. J'ai réécouté justement c t t e Away to Heaven en fin de semaine. m、euh, Oui, mon、oui, oui. oui, oui. studio. Oui, on en parlait o u t à u r C'était intéressant,、tard. oui. Et j'ai r e d é c o é v e r cette pièce-là, p a r c e q u e ça faisait au moins, je dirais, un bon deux ans. Je n'avais pas écouté、oui. Led Zeppelin Ford au complet. J'écoutais quelques pièces une fois de temps en temps. Et oui, c'est vraiment. J et j écouté ça et je me disais, mais comment ils ont fait pour composer cette pièce-là? Et pourtant, Led Zeppelin considère. Cette pièce-là, comme une pièce comme une autre qui ne l'a pas pris de temps à écrire. C'est ce qu'il disait justement.、Euh, donc, avec la pièce Cashmere, il disait on a passé des mois、mm -hmm. à écrire des bouts de cette pièce-là, enregistrée avec un orchestre, et、ouais. tout le monde s'en foutait. Tout ce qu'il voulait entendre, c'était la tune qui nous a pris une semaine à écrire. <rire> C'est un、euh, Way to Heaven. Mais j'avoue que je préfère Way to Heaven. m Cashmere. J'ai beau、et、essayer.、Euh, ouais. Moi, je n'ai pas écouté t h、euh, e a d to the Planet depuis plusieurs années, alors、euh, ça va être、euh, un renouveau pour moi cet après-midi de <rire> d'entendre la phase 2. C'est la phase 2. o u x Je vais peut-être ressortir. J'ai l'édition japonaise en vinyle de、ouais. ce, ce disque-là. Je vais peut-être le ressortir en m e i l l e u r e c o n d、mm. i t i o n que mon autre、mm. version. En 1900,、euh, on passe plutôt dans les éphémérides cette fois-ci en 1990 où le guitariste des Rolling Stones, Ron Wood, se brise deux jambes alors qu'il est happé par une、oui. voiture. C'est vraiment pas.、Wow. Euh, je crois qu'en plus que les Rolling Stones étaient supposés partir en tournée q u e q u e s、ouais, temps. C'était le... Steel Wheels à cette époque-là Oui, exact.、Mm -hmm. Donc,、yeah. euh, c'est une très, très mauvaise nouvelle.、Ouais. Euh, oh, mais ça paraît pas.、Euh, que... <rire> non, non, c'est exactement, oui. Donc, il n'y a pas eu trop de séquelles de ça、euh, par la suite. Et nous avons aussi, pour terminer cette journée、euh, du 12 novembre dans les Éphémériles, dans 2008, le décès de Mitch Mitchell, batteur de Jimi Hendrix Experience. Il a été,、euh, il est plutôt décédé de cause naturelle à l'âge de 62 ans. Donc,、ouais. okay, il est quand même mort jeune de cause naturelle,、ouais. mais bon, il y a des gens qui,、euh, malheureusement, p a r t Et、ouais. euh, Mitch Mitchell, qui était un excellent batteur, d e q u o i s e c'était le dernier survivant aussi du début de la guerre. C'était le dernier, oui, parce、experience. que、euh, Noel r e d d i n g est décédé、euh, quelques années avant.、Ouais. Pas, pas énormément. Dans les années 2000, lui aussi, mais、ouais. euh, j'ignore donc quelle année exactement. Il f a u d a i je f a s s des、mmh. recherches. Et nous passons à cette dernière journée dans la semaine des éphémérides du 7 au 13 novembre. Le 13 novembre lui-même <rire> sera dimanche de cette semaine et on débute en 1963. Alors que Paul McCartney attrape la grippe. <rire> et oui, et、euh, en pleine éclosion donc, de la Beatle Mania, la presse britannique suit l'état du bassiste d'heure en heure. C'est ç é t a i t à、hein? ce point-là. C'était <rire> incroyable. Mais écoute,、euh, à l'époque, on cherchait n'importe quelle petite nouvelle, puisque si on écrivait ou on disait le mot Beatle dans le média,、oui. eh、bien, on était sûr d'être écouté par des centaines、oui. de milliers de、Absolument. jeunes filles.、Oui. Donc c'était une façon également de vendre aussi de la publicité. De、oui. Si on parlait des Beatles,、eh、bien, les gens allaient les gagner. En 1966, cette fois-ci,、eh、dans le Sunday Telegraph, on annonce que deux Beatles anonymes pourraient avoir rencontré Alan Klein pour que ce dernier s'occupe de leur carrière de, et de leur compagnie également, Apple. En 66 66, peut-être plus 68.、Oh, ça doit être 68. Ça, 68. Erreur, ça, ça doit être 68. 68, c'est pas.、Euh... Oui, possible, effectivement.、Mm. Ouais. Je pense à ça,、là. ça serait peut-être plus 68. Oui.、Ouais. Donc, on dit que ce serait en fait John Lennon et George Harrison qui sont allés rencontrer Alan Klein. Alors, on sait que Paul McCartney a toujours détesté ce gars-là. Et en plus,、oui. c'était McCartney qui avait reçu un télégramme de Mick Jagger lorsque Jagger a appris justement qu'Alan Klein fréquentait les Beatles. Il avait dit Tenez-vous loin de ce gars-là, c'est、mm. un, une, une, mm. raca une racaille. Une rapace. Une rapace, oui.、Euh, donc, euh, et euh, malheureusement, c e s t pas le conseil que les Beatles ont suivi. En 1968, cette fois-ci,、euh, les Beatles apparaissent、euh, plus ou moins, si on veut, dans、euh, le film qui est lancé, en fait, Yellow Submarine, qui、ouais. représente les Beatles dans、ouais. des aventures fantastiques, mais ce ne sont pas les Beatles qui ont fait、euh, les voix. Non, ce s t pas l a n i m a t i o n Mais c'est quand même une bonne imitation.、Là. On ouais, les voit、ouais. à la fin complètement, les vrais Beatles.、Ouais. Euh, c'est un bon film pour les enfants. Oui, et、euh, d'ailleurs,、euh, c'est Ringo Starr qui disait,、euh, qui se promenait dans la rue、euh, lors du lancement de Yellow Submarine. Il n'avait pas vu le film et il, tous, les, disait, tous les jeunes enfants me disaient Pourquoi t as appuyé sur le、oh. bouton Pourquoi t as appuyé <rire> sur le bouton Il me dit Quel bouton Je ne sais pas de quoi vous parlez. Et il dit J'ai vu Yellow Submarine quelques temps après. Oui, j'ai compris. OK, voilà. En 1974, cette fois-ci, John Lennon est au、euh, numéro 1 du palmarès avec Whatever Gets You Through the Night, justement une pièce enregistrée avec Elton John,、ouais. son bon ami.、Ouais. Donc, ce qui nous ramène au début de la semaine d'éphéméride、mm -hmm. e le lien est fait. <rire> Et on termine finalement cette semaine d'éphéméride, dis-je, du 7 au 13 novembre avec en 1992 le décès de Ronnie Bond, lui qui a été batteur des Trugs. Et、okay. b o n quand même assez jeune. Oui, effectivement. Eh bien, merci beaucoup, Simon. Merci.、Euh, beaucoup. Je vous rappelle que Simon anime deux émissions sur nos ondes cet automne. Il y a Catalepsie, ça, c'est les lundis à 20h.、Euh, As-tu décidé de. Oui, c'est vrai, oui. tu nous parles de paix. Oui, effectivement, oui, la, la paix. paix oui. oui, Et on va essayer peut-être tout au long du mois de novembre d'avoir des thèmes donc, qui se rapportent plus ou moins à l'implication militaire, mais on、mm -hmm. essaie de voir si on va avoir assez de matériel. Par、oui. contre. Et, euh, évidemment, euh, ça, c'est en reprise,、euh, l e s mercredis à 14 heures. Et il y a l'album classique, hein, des vendredis juste avant, r o classique k c à 10 heures. Exactement. Et, e、euh, n reprise,、euh, des samedis à, c'est à 16 heures? Oui. Oui, à 16 Et, heures. Et,、euh, aussi les mardis à 14 heures. Merci beaucoup encore une fois, Simon.、Merci. Ce fut très plaisant. Midi 26, on a vraiment défoncé,、euh, de façon <rire> éclatante. <rire> Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d a l n n Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock, à l'évolution du rock à travers le temps aujourd'hui, en ce jour du souvenir. En ce mois de novembre,、euh, qui était surnommé par nos grands-parents, le, le mois des morts,、euh, je vous ai préparé une émission très spéciale qui célèbre comme ça à fond la vie à travers、euh, des chansons、euh, toutes plus joyeusement、euh, morbides les unes que les autres et qui viennent nous rappeler comme ça. La mort,、euh, ça fait partie de la vie et il、euh, y en a des dizaines de chansons comme, comme ça qui, qui ont、euh, péri, qui ont parlé de la, la grande faucheuse comme sujet、euh, depuis fort longtemps et il y en a évidemment de fort belles sur le lot. D'ailleurs, on va tout de suite aller en écouter une. Vraiment une des plus connues,、hein? Don't Fear the Reaper、oh, du Blue、oui. Oyster Call de l'album Agents of Fortune. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des m e l o m a n e s La d i f f u s é e du vrai rock à t o i r é v i e n c'est faux. 8 9 FM. Oh, not t u d g e Do the wind, the sun, or the rain? we Come a are. n be like they c on, baby. I'm a field reaper. Baby, take my hand. I'm a field reaper. We'll be able to fly. I'm coming every day. Come on, baby. Don't feel the reap. I'll n e v e take my hand. Don't feel the reap. I'll、we'll、n e v e be able、yeah. c a p s u Le vendredi 11 novembre 2011 à 14 heures, Mme Elena Hunt, étudiante au programme de doctorat en psychologie, soutiendra sa thèse intitulée Le soutien social et la violence chez les personnes atteintes de troubles mentaux graves. La rencontre se tiendra à la salle Rodolphe-Mathieu du pavillon Michel Sarrazin. Durant le Movember, l'AGE-UQTR vous invite à publier une photo de vous et de votre moustache sur sa page Facebook. Un prix sera remis aux gagnants lors de la soirée Fumenshu Movember du 30 novembre. L'homme Movember et la Miss Movember seront déterminés lors de cette même soirée. Pour plus de détails, vous pouvez consulter le site internet de l'AGE-UQTR au a g e u q t r o r g Le souper spaghetti de la formule SAE aura lieu ce vendredi 11 novembre au 10-12 n é r é v a c h e m i n La formule SAE est un projet encadré par la Society of Automotive Engineering. Il s'agit d'un projet étudiant à but non lucratif qui permet à la relève de mettre en pratique leurs connaissances acquises au cours de leur formation universitaire. Il consiste à se baser sur les principes de l'ingénierie pour répondre aux objectifs de conception d'une voiture de course de type monoplace. Les étudiants doivent intégrer différents éléments spécifiques de manière à produire un rendement optimal du véhicule. Un souper de financement permet de ramasser des fonds qui sont directement investis dans le projet. La contribution des gens présents à cette soirée permet de payer les frais de la compétition et de fabriquer les composantes du véhicule conçu par l'équipe de l'UQTR. Les membres de la Formule vous remercient de faire partie de l'équipe en vous joignant à nous lors de cette soirée. Les billets sont en vente au coût de 15 auprès des membres de la Formule SAE. C'était votre capsule InfoCampus.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 82? ああ。<89? S 1> ブルーザン・ローズズズ、アイドル・イド C'est、euh, la pièce-titre de leur premier album qui est、euh, sorti en 1984. Et au début du b l o c on a entendu un immense classique du Blue Oyster Call t Don't Fear the Reaper qui nous vient de l'album Agents of Fortune de 1976. Midi 45, vous êtes à l'émission Rac Classique en compagnie d'Anna Lefer, e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et aujourd'hui, en ce jour du souvenir. Euh, je vous ai préparé une émission très spéciale en ce mois de, des morts. Nos grands-parents appelaient le mois de novembre le mois des morts. Donc, émission qui célèbre à fond comme ça la vie à travers des chansons toutes les plus joyeusement morbides, les unes que les autres. Et.、Euh... Tout à l'heure, dans à peu près une vingtaine de minutes, je vais vous présenter ma chronique des groupes obscurs et cette semaine, je vous présente un groupe très approprié à notre thématique de cette semaine puisqu'il portait le nom de The End. Vous voyez donc ça? Ça va être dans les alentours de 13h05. D'ici là, on va entendre notamment la musique des Beatles et Elton John, mais tout de suite, on écoute une des pièces les plus célèbres qui parle comme ça de mort.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 Once to t s a way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 ピアス tirée d'un de ses、euh, très grands albums、「グッバイ・ヤロー・ブリック・ロード」、 Juste avant Elton, on a entendu ses bons amis des Beatles avec、euh, les pièces Golden Slumber, Carry That Way et The End qui clôturent l'album Abbey Road de 1969. Et au début du bloc, on a entendu Cream avec Crossroads, e x c e l l e n t e reprise d'une pièce de bluesman Robert Johnson qu'on retrouve sur leur c h、euh, e f d o u e un de leurs h e d œ u v r e l'album Wheels of Fire de 1968.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 Qui était surnommé par nos grands-parents le mois des morts. Je vous ai préparé une émission très spéciale qui célèbre comme ça à fond la vie à travers des chansons toutes plus joyeusement morbides les unes que les autres et qui viennent nous rappeler comme ça que la mort fait aussi partie de la vie. Il y en a des dizaines de chansons comme ça qui ont pris la grande faucheuse comme sujet depuis fort longtemps. Il y, a, il y en a évidemment de fort belles sur le lot.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 En tournée et en les laissant enregistrer en studio sur leur temps, à même que certains des membres, des membres et de l'entourage des Stones ont joué sur les enregistrements de The End. Bill Wyman, donc, a produit leur seul et unique album, dont certains disent qu'il s'agit tout simplement. d'un des meilleurs albums du genre de la fin des années 60. Il s'intitule Introspection et、euh, il s'agit d'une musique assez planante mais accessible avec un petit côté pop qui avait tout pour plaire à un grand nombre. Question de vous faire une idée de ce que ça avait l'air. The End. On va tout de suite écouter trois extraits de cet unique et très bon disque. Introspections. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes.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 結構17。 Thank、you l est r è s obscur de la fin des années 60 avec un nom tout à fait approprié à notre thématique d'aujourd'hui, The End. On vient d'entendre trois morceaux tirés de leur seul et unique album、euh, Introspection qui est paru en 69. On vient d'entendre la douce et très belle Cardboard Watch. C'était précédé de Shades of Orange, une pièce qui est sortie à l'origine sur 45 t o u r s et、euh, qui a été en fait le deuxième simple de The End après le succès de a l l e l u i a à Lover Soul. Uh, Shades of、uh, Orange a été enregistré en studio sur le temps des Rolling Stones、euh, qui étaient en train、euh, d'enregistrer leur fameux disque、euh, Their Satanic Majesty's Request de 6 7 Et on retrouve le batteur des Stones,、euh, Charlie Watts, sur cette pièce.、Euh, il joue des t a b l a s Au début du b l o c on a entendu、euh, la, le morceau qui ouvre l'album,、euh, cet album Introspection, c'est-à-dire Dream World.、Euh, Un très bon disque du genre qui, comme je l'ai mentionné précédemment, avant le bloc, a été produit par nul autre que le bassiste des Stones, Bill Wyman lui-même, et c'est un album qui est considéré par certains connaisseurs comme un des meilleurs disques de rock psychédélique de la fin des années 60. Donc, Introspection a été enregistré au cours de l'année 68, mais les problèmes que les Rolling Stones ont rencontrés avec leur gérant, le, le peu honnête Alan Klein, ont retardé la sortie、euh, du disque de The End、euh, en de plus d'un an. Et à cette époque-là, où la musique connaissait constamment de profonds et rapides bouleversements, ça a eu des conséquences tragiques puisque,、euh, malgré la qualité de leur musique, ça sonnait un peu daté. Un an plus tard, ce qui fait que le disque n'a pas connu de succès et le groupe a sombré. Mais quelques mois après ça, ils ont ressurgi avec une nouvelle incarnation de Diane dans un tout nouveau et excellent groupe de hard rock progressif du nom de Talkie Buzzard, dont je vais vous parler la semaine prochaine dans la prochaine chronique sur les groupes obscurs de rock classique. C'est donc un rendez-vous. 13h22. Après la pause, pub, pub, on va entendre, je vais vous faire tourner une face complète d'un album vénile classique. Cette année, prenez le sentier de la victoire. Faites l'expérience de l'excellence. Vivez les Patriotes de l u q t e Vendredi 18 novembre, les Patriotes hockey affrontent Toronto à 19 h au c o l i s é e Trois-Rivières.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 13h25, vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Anna Laferre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, en ce jour du souvenir, en ce mois de novembre, qui était considéré par nos grands-parents comme le mois des morts, eh bien, je vous ai préparé une émission spéciale, Fête des morts, qui célèbre comme ça les vies. En vous présentant des pièces euh, toutes euh, plus joyeusement morbides les unes que les autres, ou en soulignant aussi、euh, de grands, grands disparus, des défunts、euh, regrettés. Et on en est maintenant venu à la portion de l'émission où je vous、euh, présente, comme toutes les semaines, une f a c e complète d'un album vénile classique. Cette semaine, je vous présente un méga classique qui est paru il y a exactement 40 ans. Cette semaine, le quatrième album homonyme de Led Zeppelin, sorti le 8 novembre 1971. Un disque qui,、euh, pourtant, avait été enregistré quasiment un an auparavant, mais、euh, que des problèmes majeurs avec l'étiquette de disque a, re, a retardé la sortie. C'est que Led Zeppelin avait été、euh, tellement malmené. dans la presse,、euh, par les critiques auparavant qu'ils avaient pris la résolution de sortir, euh, euh, de ne pas sortir aucune mention que ce soit、euh, qui a été faite par rapport au, au, au, nom du groupe、euh, sur le prochain album. Question de, de faire taire comme ça d e s mauvaises langues qu'ils voyaient en Let's a p l i n e uniquement de la mise en marché、euh, et des stratégies marketing et non pas de véritables artistes sérieux doués et de talent s hors pair. Les critiques s'acharnaient à dire que Led Zeppelin, c'était uniquement du battage publicitaire et rien d'autre, de la hype en anglais. Les membres de Led Zeppelin tenaient à leur prouver exactement le contraire et pour ce faire, ils insistaient pour que le nom du groupe n'apparaisse nulle part sur la pochette, ni extérieur, ni intérieur, seulement sur l'étiquette du vénile. Même les noms des musiciens n'apparaissent pas sur la pochette. Chacun des membres du groupe s'étant choisi un signe pour le représenter. Évidemment, les dirigeants de l'étiquette de disques o p p o s a i e n t à tout ça en disant que c'était un véritable suicide commercial. Mais le groupe était tellement convaincu d'avoir raison par rapport à l'excellence de leur musique qu'ils ont tenu leur bout, chose qui a retardé quasiment d'un an la sortie de ce quatrième album studio, qu'on a aussi surnommé Zoso. En, en raison d'un des signes d'un des membres du groupe, que ce soit, lui, soit celui de Jimmy Page, qui est un des seuls vraiment reconnaissables ou prononçables. Évidemment,、euh, les membres de Led Zeppelin avaient raison sur toute la ligne et Led Zeppelin 4 est devenu un des plus grands succès de toute l'histoire du rock, un des albums les plus vendus de l'histoire. Avec、euh, seulement aux États-Unis plus de 23 millions d'exemplaires、euh, vendus. Et au Canada, il est un des rares、euh, disques à avoir obtenu le statut de double disque diamant. On va tout de suite、euh, en écouter, écouter la phase 2 au complet de cet album、euh, classique. Led i e p p e l i n e 4, vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes, de la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou, 8 9 FM. t h e f u c k On vient d'entendre la phase 2 au complet de leur quatrième album, v i n y l e homonyme, paru il y a exactement 40 ans cette semaine, le 8 novembre 1971. On vient d'entendre une excellente reprise d'un blues traditionnel, When the Levy Breaks, qui clôture l'album, une pièce. Composé à l'origine par Kansas Joe McCoy et Memphis Minnie en 1929, le texte de la chanson fait référence à la grande crue du Mississippi qui a ravagé l'État du même nom en 1927, ce qui a eu pour conséquence tragique que de nombreuses habitations ainsi que l'économie agricole locale ont été dévastées. Beaucoup de familles ont dû quitter leur foyer pour,、euh, se rendre dans les villes industrielles、euh, du Midwest、euh, à la recherche de travail et、euh, cela a contribué, entre autres, à la grande migration des Afro-Américains,、euh, particulièrement à Chicago au début du x x e siècle et à rendre、euh, le blues universellement connu. La version de Led Zeppelin est remarquable, surtout à cause du son de la batterie de John Bonham, qui est vraiment caractéristique. Batterie qui a été enregistrée dans une cage d'escalier afin de produire ce son qui était absolument incroyable à l'époque. C'était précédé, cette pièce, d'un très beau morceau acoustique, Going to California, qui était probablement l'endroit préféré au monde par les membres de Led Zeppelin, qui aimaient beaucoup s'y rendre et s'y amuser de façon très décadente. C'est une pièce qui a été inspirée par la Canadienne Joni Mitchell, devant laquelle Robert Plant et Jimmy Page étaient en adoration à l'époque. C'était précédé de Four Sticks,、euh, pièce ainsi、euh, nommée à cause que le batteur、euh, John Bonham y joue avec、euh, deux paires de baguettes,、euh, pièce assez complexe、euh, rythmiquement puisqu'on passe du 5-8 au 6-8. Au début du bloc et de cette phase 2, on a écouté Misty Mountain Hop, un morceau dominé par le piano électrique de John Paul Jones et qui fait référence dans son titre au Seigneur des Anneaux, mais qui dans les faits, dans le texte, parle plutôt <rire> d'une descente de police dans un parc pour arrêter une bande de hippies qui v e n a i t de fumer de la m a r i e Évidemment, cet album a connu un succès retentissant et est devenu un des plus grands classiques du rock de tous les temps. Au même titre que Sgt. Pepper s des Beatles ou Dark Side of the Moon de Pink Floyd, au grand désarroi des critiques de rock de l'époque qui ont continué à s'acharner sur eux pendant plusieurs années, ce qui a incité les membres de l e d z e p p e l i n à ne plus accorder aucune entrevue aux journalistes et à ne plus adresser la parole aux critiques. Et, et ça, ça a eu pour conséquence de créer une, une espèce d'aura mystique autour du groupe, chose qui a charmé des millions d'amateurs de rock depuis 40 ans. Voilà, j'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter non pas un, mais deux autres albums、euh, véniles classiques. Le, le premier paru il y a 40 ans, soit p o w n Arts de Van de g r a a f Generator, et le deuxième, celui-là qui est paru il y a 10 ans, Blackwater Park de Opeth. C'est donc un rendez-vous.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 Dans un moment, on va entendre une très belle pièce de Alice Cooper, très appropriée à notre thématique de cette semaine. Mais d'abord, on va écouter un des très grands groupes des années 70, Queen, Death on Two Legs. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des mélomanes, la seule, absolument la seule, à d i f f u s é e du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou, 89 FM. Bye.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 I'm e Oh. This life looked all around. I saw just what I liked and took what. Alice Cooper avec les deux pièces qui clôturent un de ses chefs-d'œuvre, l'album Killer de 1971. On vient d'entendre la pièce titre et c'était précédé de Dead Babies, qui est une des premières et une des seules pièces, je dirais, qui parle vraiment de v i o l e n c e f a i t e aux enfants. Et au début du b l o c on a entendu Queen avec Death on Two Legs. C'est la pièce qui ouvre leur c h e f d o e u v r e l'album A Night at the Opera.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 À travers、euh, des chansons、euh, toutes plus joyeusement morbides les unes que les autres et qui、euh, viennent nous rappeler comme ça que la mort, ça fait aussi partie de la vie. Il y a des dizaines de chansons、euh, qui, ont été, euh, qui ont pris comme ça、euh, la Grande Faucheuse comme sujet depuis fort longtemps et、euh, il y en a évidemment de fort belles sur le lot. Et parmi celles-là, il y a un projet、euh, tout à fait original qui a été mis sur pied dans les années 70 par Offenbach qui avait décidé de monter une messe aux morts. Au mois de novembre 1972, un projet ambitieux qui avait été présenté à l'Oratoire Saint-Joseph de Montréal et qui avait été diffusé en direct à la radio sur les ondes de Chaume FM. On en a tiré un album très intéressant qui est sorti l'année suivante, en 73, et c'est un des meilleurs de Offenbach, à mon avis, Synchrone de Néa, n dont on va entendre deux extraits dans un moment. Pour, pour l'instant, on va y aller avec un, un peu de rock progressif avec un des plus grands groupes du genre King Crimson et Epitaph. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock progressif à t o i r i v i è a s C'est fou!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 Vous êtes assez fou. pour l'écouter. 89,、oh. アチピト e ネム、エトグラティアスアジャンス、フレジト、デリクエディシポリス・ウィス・デ i ッシャン e アチピト、エトマン・ドゥカティ、エクサク・アンネス。i ク est エニム、コープス・メウン、quod provo bis similim ミリモード、パスト quam c e n a t u m est、a cipiens at t e c a r i c e m i terum gratia s a g e n s ディットディシプリ・スウィス・デ、e、ィ、no et um ・チャンス、アチピティ et ビビティエクセオアムネス。イク est エニムカディク・サンギュニス・メイ、ノーヴィエテェルニテスタ q ン i p プロフォ b ビス et プロモルティス・フォンデト、イン・レミショネ a t o ト u ン a ke facite in meam commemorationem. Annunciamus, Domine, et tuam resurrectionem c o n f i t e m u Donec v e n a s Memore sicitur mortis et resurrectionis sejus. Tibi, Domine, fanem vite, et caricem salutis operimus. Gratia sagentes. And a not able o b able t to a b t a b e to b a b t e e t to be able t to a b e e to be a l e t e a b e to e a able t to o be o be a e to able to be able t to b a b to be a e t able to to b a b l to Nostro Ruin, Sp. Resurrection. なるほど。 Avec deux pièces tirées de l'album s y n c h r o n de Néa, l'album de la Messe aux morts, qui s e n r e g i s t r a i t en novembre 1972 et qui est sorti l'année suivante, en 1973. On vient d'entendre Riro Larma, c'était précédé de Cum t r a d e r e t o u r Et juste avant ça, on a entendu un des grands noms du rock progressif, King Crimson, avec Epitaph, s'est tiré de leur premier et、euh, véritable chef-d'œuvre, premier album, In the Court of the Crimson King, paru en 1969. 14h35, vous êtes à l'émission Ecclésique, s en compagnie d'Anne Lefer, e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, en ce jour du souvenir, en ce mois de novembre, qui était considéré par nos grands-parents comme le mois des morts, Je vous ai préparé une émission très spéciale, Fête des morts, qui célèbre comme ça à fond la vie à travers des chansons toutes plus joyeusement morbides les unes que les autres. On va poursuivre dans le progressif puisque tout à l'heure on va entendre Cathedral et Mastodon, mais tout de suite on y va avec Kansas et une longue pièce qu'on retrouve sur leur premier album, Aperçu Death. 891FM。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 Folding. So I built a house up in a tree to view reality, began observing. From there I saw an abattoir for minds, a system of lies man is enslaved in. Murdered thoughts, human machinery, in life's factory. The wheels turning. Now that the sun sets <laughs> upon this magic land, <laughs> my eyes are wide open. Like the end of d a t e stories of crucifixion, a d motives to live by. Lost and l i e s defiled, brainwashed and blind. Then a priest with fire in his eyes warmed me of my demise if I stop believing. He said, Young man, you'll burn in hell, you see.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 Ascent A concentrated land My eyes are wide open to the hill feet of man. Let them own you. Reclaim your mind, v i e life through your own eyes. You soon may realize your own true meaning. Fuck their wars, religious lies and laws. Guilt trips, you're not the cause. Don't just accept them. A life of misery, they want for you and me. Just drink and be merry.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 Mom, n Oh. m Avec s t o o d n a Ghost of c a r i l i a C'est tiré de leur avant-dernier album, l'excellent Crack of the Sky, qui est sorti en 2009. Je vous rappelle que Mastodon seront en spectacle au Métropolis de Montréal le 23 novembre prochain. C'est un mercredi. Juste avant ça, on a entendu des anglais de Cathedral avec Immaculate Misconception, Funeral of Dreams. pièce qui ouvre leur dernier album, The Guessing Game, qui est paru il y a déjà deux ans, en 2009. Ils vont en sortir un autre prochainement et celui-là, ça va être leur dernier puisque malheureusement, ils ont décidé de se séparer après plus de 20 ans de carrière. Cathedral, c'est dommage. Au début du bloc, on a entendu Kansas avec aperçu Death of Mother Nature's s w e e t pièce qu'on retrouve sur leur premier excellent disque homonyme qui est sorti en 1974.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 Vous êtes à l'antenne de la radio Campus, la station des Mélomanes, la s e u l à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est faux. 891 FM. that does. <laughs> ハウルの光は、この光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光 De toute f a ç o on a entendu les Scandinaves de Ghost avec Death n a i l s Ça nous vient de leur seul et unique album, Opus Eponymous, qui est paru ici en Amérique du Nord au début de l'année 2011 sur l'étiquette Metal Blade. Ils seront en spectacle enfin à Montréal le 21 janvier prochain. C'est un samedi soir. Les billets sont déjà en vente. Je vais vous en reparler un peu plus tard. Dans la chronique spectacle. Au début du blog, on a entendu The Devil's Blood avec Die the Death. Puis est-ce qu'on r e t r o u v e sur leur maxi de、uh, Dozenfold Epicenter qui vient tout juste de paraître. L'album au complet, lui, va sortir en Europe dans les prochaines semaines, mais ici en Amérique du Nord, ça va sortir seulement au début de l'année 2012.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 Deux semaines dans le cadre de leur tournée d'adieu, Judas Priest. Hein, mais tout de suite, on va poursuivre avec un, un, groupe, un groupe légendaire qui、euh, a donné une conférence de presse ce matin à Los Angeles à la o n z i è m e minute de la o n z i è m e heure, en ce o n z i è m e jour de la o n z i è m e année du millénaire. Une conférence de presse afin d'annoncer leur reformation officielle. Black Sabbath!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 Dimension a n s les d Aclesique. s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 89? Avec une de leurs plus belles pièces, Beyond the Realms of Death. C'est tiré d'un de, de leurs plus grands albums, s t a i n Glass de 1978. Je vous rappelle que Judas Priest seront en concert avec Thin Lazy et Black Label Society à Québec le mercredi 23 novembre, au c o l i s é bien sûr. Et à Montréal, le jeudi 24, au centre Bell. La semaine prochaine, a l e c Classic, q u je vais vous présenter un petit spécial. Julius Priest, on va passer une pièce de chacun de leurs albums. Studio, question de souligner comme ça le dernier passage、euh, de ce groupe qui tire sa révérence comme ça après une quarantaine d'années de, de bons et loyaux services. Ils prennent leur retraite tout simplement. Julius Priest. Juste avant ça, on a entendu Iron Maiden avec Be Quick or Be Dead, la pièce qui ouvre leur album Fear of the Dark de 1992, album très sous-estimé à mon avis. Et au début du bloc, on a entendu Black Sabbath avec Electric Funeral, ça nous vient de leur deuxième disque Paranoid de 1970. C'est officiel. Ils sont de retour. Ils viennent de se reformer. Black Sabbath. Ce matin, ils ont donné une conférence de presse à Los Angeles, à w h i s k y à Gogo, à 11h11. C'était très dramatique. À 11h11, comme ça, en ce 11e jour de la 11e année du millénaire. Donc, ils vont enregistrer un album au début de 2012 avec Rick Rubin. Qui va produire ce disque. Et, e n t r e autres, ils vont,、euh, être les vedettes du Download, gros festival,、euh, gigantesque festival metal en Angleterre. Et, e、euh, u je serais pas surpris qu'ils soient aussi les vedettes、euh, d'un des deux soirs au Heavy MTL. En tout cas, ce serait pas mal logique qu'on mette Black Sabbath en vedette au Heavy MTL, qui a lieu un peu plus tard、euh, que d'habitude cette année,、euh, plutôt en 2012, je crois que c'est, à、voilà, l a mi-août. On a annoncé les dates cette semaine. Je vous reviendrai là-dessus, de toute façon. 15h48, vous êtes à l'émission e c c l a s s i q u e en compagnie d'Anna Lefer, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, en ce jour du souvenir, en ce 11e jour du 11e mois de la 11e année de ce millénaire, je vous présente une émission très spéciale. En ce mois des morts, comme ça, les, nos grands-parents considéraient que le mois de novembre, c'était le mois des morts. Je vous ai présenté une émission,、euh, Fête des morts, qui célèbre comme ça à fond la vie à travers、euh, des chansons toutes plus joyeusement morbides les unes que les autres. Et en passant Reclassique, c un site web que vous pouvez visiter à l'adresse www.reclassique.net c sur lequel vous retrouvez. Il y a plein de sections de choses qui pourraient vous intéresser. Entre autres, il y a les émissions, les canvas des émissions passées. Quand vous voulez savoir ce qui a joué dans une émission en particulier, il y a les top des années passées, il y a un accès direct à mon blog sur lequel vous retrouvez au moins une centaine de critiques d'albums parus dans les 12 derniers mois. Il y a une section. b a la d e a u d i f f u s i o n si jamais vous avez envie d'écouter une, une ancienne émission, n'importe quand comme ça dans la semaine, ainsi, ainsi qu'un lien. Pour me contacter, pour me faire des commentaires ou formuler une demande spéciale si vous le désirez. Encore une fois, le site se trouve au www.rockclassic.net. On va poursuivre avec、euh, du métal, du heavy metal assez carré, mais、euh, je dirais aussi、euh, légèrement progressif, puisque dans le bloc, on va entendre、euh, Voivod, on va aussi entendre les Scandinaves de Wolf, mais tout de suite, on écoute les Danois d e Merciful Fate. フューネルを見つけたのは、私たちのスタジオでメロンマ e の世界に行くと、私たちの世界に行 p と、私たちの世界に行くと、私たちの世界に行くと、m a n の e s に行くと、私たちの世界に行くと、私たちの世界に行くと、私たちの世界に行くと、私た r e 世界に行くと、私たちの世界 はい。 <laughs> <laughs> <laughs> hey,、uh, say black kid boy, v h d You're going to say food. Ce Très intense de Voivod de To The Death, qui, un morceau qui clôture leur deuxième album Roar, qui est sorti en 1986. Ils sont en période d'écriture, semble-t-il. Voivod, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner avec le guitariste Dan Mongrain. Juste avant ça, on a entendu les Suédois d e Wolf avec At the Graveyard. Ça nous vient de leur album The Black Flame, qui est sorti en 2006. Et au début du vlog, on a entendu Merciful Fate. Avec Black Funeral, ça, ça nous vient de leur premier disque, un chef-d'œuvre qui est paré en 1983, l'album Melissa. 16h02, vous êtes à l'émission Rock Classique, en compagnie d'Annelle f e b v r e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, en ce jour du souvenir, en ce mois de novembre, qui était considéré par nos grands-parents comme le mois des morts, eh bien, je vous ai préparé une émission très spéciale, l a Fête des morts qui célèbre comme ça, font la vie à travers des chansons toutes plus joyeusement morbides les unes que les autres. Dans le prochain blog, je vais vous présenter trois pièces qui ont la particularité d'avoir le même titre toutes les trois, mais par trois formations vraiment absolument différentes. Les unes des autres. Dans un instant, on va entendre Slayer et Finlayzy, mais tout de suite, on va y aller avec une formation classique, un des, des gros noms de la vague de métal britannique、euh, du début des années 80. Angel Witch. Vous êtes sur les ondes de la Radio Grand Bus, la station des m é l o m a n e s l a s e u l e à d i f f u s e r du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou. 89 FM.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 En fait, on vient d'entendre un bloc dont les trois pièces ont la particularité d'être homonymes, c'est-à-dire d a v o i r p o s s é d é tous le même titre, soit Angel of Death. On vient d'entendre celle de Slayer qui ouvre leur chef-d'œuvre. C'est vraiment une merveille, cet album Raining Blood de 1986. juste avant ça, on a, on a entendu Thin Lazy avec,、euh, le morceau qui ouvre leur album Renegade de 1981. Je vous rappelle que Thin Lazy ouvre pour Judas Priest à Québec et Montréal dans deux semaines. Et,、euh, au début du b l o c on a entendu Angel Witch avec, u h m o r c e a u qu'on retrouve sur leur premier album homonyme de 1980. À l'époque où ils étaient vraiment immensément populaires en Angleterre, ils étaient aussi connu, Aussi aimé que a a r o n Maiden ou Def Leppard pouvaient l'aider. Et c'est assez ironique de penser comme ça que, que pas 40 ans, mais 30 ans plus tard,、euh, ils sont tout à fait inconnus maintenant. Angel Witch, ils n'ont pas été très chanceux. 16h22, vous êtes à l'émission Classique en compagnie d'Alain Lafèvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, en ce jour du souvenir, en ce mois de novembre, qui était considéré par nos grands-parents comme le mois des morts, e t bien, je vous ai préparé. Une émission très spéciale qui célèbre comme ça à fond la vie à travers des chansons toutes plus joyeusement morbides les unes que les autres. Petit spécial, fête des morts. Donc, samedi passé, j'ai assisté au spectacle Metal au bar, le stage de la rue Fusée à Cap de Madeleine qui mettait en vedette les formations américaines Exhumed, g o a t Horror et surtout Havoc du Colorado. J'ai vraiment beaucoup aimé le spectacle de ce jeune et、euh, très sympathique、euh, quatuor de Thrash. Ils sont très tight, très précis et ils sonnent l'enfer. Ils ont、euh, surtout joué、euh, des pièces de leur、euh, deuxième album qui est paru il y a quelques mois. Time is up, qui est très bon. C'est dans le genre, euh, euh, pour vous situer, Testament, e、euh, x o d u s、euh, Sacrifice, c'est excellent. Et, en fait, quant à moi, ils ont volé chaud samedi soir et,、euh, apparemment que ça avait été la même chose、euh, la veille à Montréal au Fofun, euh, devant euh, 400 personnes. Ils ont, ils ont, ils ont arraché au max.、Euh, ils ont joué Postmortem post à Trois-Rivières et Raining Blood de Slayer à la fin de leur prestation. J'ai beaucoup aimé. On va tout de suite écouter une des bonnes pièces qu'ils ont jouées samedi soir et qui est tout à fait de circonstance avec notre thème d'aujourd'hui. D.O.A. Dead on Arrival. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélamanes, la seule à diffuser du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est faux. 89.1 FM.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 R34、R34、I41、I41、K70、k 7 0 b a r i q u Ho ho! n a un gagnant pour le prix de la barique!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 Pour des vrais étudiants d'ici. Vous êtes assez fou pour l'écouter. た。 Avec Wake Up Dead, c'est la pièce qui ouvre leur deuxième excellent album classique, Beast Cells de 1986. Juste avant ça, on a entendu Machine Head avec la pièce Beautiful Morning. Morning, non pas comme dans le mot matin en anglais, mais plutôt dans le sens de deuil. C'est tiré de ce que plusieurs considèrent comme le meilleur album de Thrash des années 2000. The Blackening de 2007. C'était précédé de Annihilator avec une autre pièce de circonstance aujourd'hui, Welcome to Your Death, classique du non moins classique album Alice in Hell de 1989. Au début du bloc, on a entendu le jeune quatuor de métal Thrash du Colorado, Havoc, avec le morceau DOA, Dead on Arrival. C'est tiré de leur dernier album, Time is Up. Leur deuxième qui est v e r u au début de l'été dernier. J'ai eu le plaisir de les voir en spectacle、le、samedi dernier. Havoc au stage de Cap de la Madeleine avec des formations américaines Gold Horror et e x x u n Dans mon avis, Havoc ont complètement volé chaud ce soir-là aux deux autres groupes. Tout comme ils l'ont fait, semble-t-il, la veille au Fofone électrique de Montréal devant 400 spectateurs. Ils sont très énergiques, très précis,、ils、sonnent l'enfer. C'est un des très bons groupes de la nouvelle vague de thrash, bien meilleur à tout point de vue que Warbringer, par exemple, et tout aussi bon que les Lazarus AD ou Evil. C'est à surveiller dans les prochaines années Havoc. J'ai bien aimé aussi Gold Horror,、euh, qui se sont produits、euh, samedi dernier. Ils ont un très bon chanteur, assez charismatique sur scène. a une、euh, très bonne présence. Par contre, je n'ai pas du tout aimé Exium, déjà, que je ne suis pas un fan de Death.、Euh, le guitariste m'a complètement écœuré en faisant une crise avant le show et en se mettant à frapper sa guitare, son ampli, en, en jetant ensuite sa guitare par terre, en hurlant, parce qu'il y avait un bug technique.、Euh, le groupe n'avait même pas encore joué une seule note, que l'atmosphère était euh, moche. Euh, par la suite, ils ont joué,、euh, il a joué le tiers du show, g e n r d e a au public, et à un moment donné, il s'est même mis à donner des, des coups de pied vers les spectateurs、euh, qui étaient devant. La scène. Un beau moron,、euh, il devrait、euh, songer à faire autre chose dans la vie parce que son avenir est loin d'être、euh, reluisant dans le monde de la musique. Au moins,、euh, les autres membres du groupe ont essayé de, de sauver Chaud.、Euh, C'était un peu la même chose、euh, lundi à Québec, puisque les groupes en première partie de Mayhem, je, je trouve qu'ils auront volé la vedette. Keith of k a l e s i n ont donné un, encore une fois un très bon mais court show, mais surtout les Polonais de h a i g t ont été pour moi la découverte de la soirée. Ce sont d'excellents musiciens, très précis avec、euh, de bonnes pièces, très efficaces. Mayhem ont donné un bon show, bon choix de pièces,、euh, un son fort correct, un très beau décor,、euh, très beau système d'éclairage, très efficace. Ça, c'est le positif. Par contre, le chanteur、euh, Attila, a l'air、euh, pas mal con avec son crâne、euh, dans la main tout, tout au long du concert et le bassiste、euh, Necro Butcher a vraiment l'air d'un pauvre type,、euh, ce qui est tout à fait surprenant de la part d'un individu comme ça qui est affublé d'un égo aussi démesuré. Il a l'air complètement ridicule avec son air suffisant. Il m'a pas impressionné. Mais au moins, eux, mes hommes, n'ont pas essayé de devenir des coups de pied aux spectateurs. À leur façon, ils respectent quand même leur public. En première partie de tout ce beau monde, il y avait deux groupes américains, soit Abigail Williams et Ho, qui n'ont rien cassé, à mon avis. Ça dépend des goûts, mais moi, j'ai trouvé ça pas mal plate et le monde qui était là avait l'air de penser la même chose. D'ailleurs, il y avait pas mal de monde pour un lundi soir, ce qui est pas mal cool pour Euh, Capital e du métal qui produisait、euh, le show. J'ai passé une très belle soirée à l'Impérial, surtout à cause de, de Hate et Keep of c a l a s i n、euh, mais j'ai aussi été、euh, content de voir les légendaires、euh, Mayhem de Norvège. Parmi les concerts à venir au Québec qui pourraient vous intéresser、euh, samedi, demain,、euh, John Anderson et Rick Wakeman. Est au Saint-Denis de Montréal. Lundi 14, Kimera et On Earth sont au Club Soda. C'est une présentation de BCI. Mardi 15 novembre, Steven Wilson est au Corona. J'aurais bien aimé assister à ce spectacle. Apparemment, c'est très bon ce spectacle en solo de Steven Wilson sans Porcupine Tree. Mercredi 16 novembre, Arcona, c'est un groupe russe de folk metal. C'est très bon. Ils seront à la JT de Québec. Euh, le, euh, non, la semaine suivante, le 23, Corpiclani et n Solitude seront au Club Soda. En même temps que Mastodon, Dillinger, Escape Plan et Red Fang seront au Metropolis. Et en même temps que Judas Priest, Black Label Society et Thin Lizzy sont au Colisée Pepsi. Le lendemain soir, le jeudi, Judas Priest sera au Centre b e l l John m a y a l l ça c'est pour les amateurs de blues. Il sera au Palais Montcalm le samedi 3 décembre. Le vendredi 9, The Musical Box seront au Grand Théâtre de Québec. Diren Gray seront au Club Soda le jeudi 15 décembre. Le dimanche 18, Corpic Lani sera à son tour à Québec, à l i m p é r i a l Ça, on a annoncé cette semaine. Ghosts enfin seront en concert au Corona. le samedi 21 Je a n v i r a v e connais en première partie très b、bon、groupe r o o de t t et o Blood Ceremony n c e n t w i d o connais m Je ne pas Ancient Wisdom. Donc, comme je le disais, les billets sont en vente depuis、euh, cette semaine. Dark Funeral seront au、euh, Café Campus avec Belfagor, Abigail Williams et Dugan、euh, le jeudi 2 février. Le Même soir que le Gigantour avec Megadeth, m o t o r h e a d La Cunaca et Volbeat s'arrête au Colisée Pepsi. Et tout ce monde-là sera le lendemain au Centre, le, centre Belle, oui, le vendredi 3 février. Et finalement, Symphonie X et Iced Earth seront au Metropolis avec Warbringer le dimanche,、euh, dimanche 5 février. Les billets sont en vente depuis ce midi, je crois. 16h48, vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lafer, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et aujourd'hui, en ce jour du souvenir, en ce mois de novembre, surnommé par nos grands-parents le mois des morts, je vous présente une, une spéciale fête des morts. On va y aller tout de suite avec une très belle pièce de OPETH tout à fait appropriée. The Drapery Falls, vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la seule à diffuser du vrai rock à Toire-Éliès. r s C'est vous! Ça nous vient de leur album Blackwater Park. Il est paru il y a 10 ans, en 2001. Je vous rappelle que la semaine prochaine, je vais faire tourner une face complète de cet album v i n y l e classique. Je ne sais pas encore laquelle je vais faire tourner. C'est vraiment bon. Vraiment fantastique. Et leur h e dernier album est vraiment bon, lui aussi. Heritage est paru il y a quelques semaines. Il ne fait pas l'affaire de tout le monde parce qu'il n'est、euh, euh, bon, en fait, pas du tout métal. Et ça, ça, ça fâche beaucoup de gens, mais、euh, à ceux-là,、euh, dites-vous bien que vous en avez quand même huit、euh, métals que vous pouvez écouter et réécouter à satiété. 16h58. Je devais,、euh, je devais vous présenter une nouveauté cette semaine,、euh, Doom, Mr. Van. Malheureusement,、euh, eh、bien, le temps nous manque.、Euh, ce n'est que partie remise. Je vais vous présenter ça dans l'émission dans deux semaines, puisque la semaine prochaine,、euh, encore là, je vais être extrêmement serré pour ce qui est.、Euh, De ce que j'ai à vous présenter. L'émission s'achève, évidemment, c'est déjà tout pour moi. En terminant, je voudrais remercier mon ami、euh, Simon Fitzbay, l'historien é m i i s s o n l, l, <rire> l de Sifou, pour、euh, les éphémérides du rock. Je vous rappelle que Simon anime、euh, l'émission Album Classique, ça c'est juste à, avant la mienne, les vendredis à 10h, et Catalepsie. les lundis en direct à 20 heures. dans un moment, ce sera la reprise de la présentation des palmarès c s t Fou avec mon ami Mathieu Plante. À 20 heures, les lutins de l'enfer seront de retour pour le plus grand plaisir des amateurs de métal plus extrême et profitez-en parce que c'est, c'est fini. Les lutins après Noël, ils ne reviennent pas malheureusement, ils prennent leur retraite. Donc, Manquez pas leurs dernières émissions. Et amateurs de rock, n'oubliez pas qu'il y a une nouvelle émission de rock progressif sur nos o n d e s cet automne, le con, le prog et le planant avec le très sympathique Maxime Tanguet. Ça, c'est les lundis à 17h. Et n'oubliez pas non plus le voyage insolite de mon autre ami Frédéric Durand. Ça, c'est le lundi à 19h. Et、euh, bien sûr, l'émission réanimation. Euh, ça, c'est,、euh, le, les mardis à 19h avec、euh, mon ami le Dr. Pendragon et son triste acolyte, un autre de mes amis, Sinistros. La semaine prochaine, ce sera trois pour un, un classique, c'est-à-dire que je vais vous présenter uniquement des blocs de trois pièces par un seul et même artiste tout groupe. Dans la chronique des groupes obscurs, je vais vous、euh, présenter un très bon groupe anglais de hard rock progressif du début des années 70, t a l k i Buzzard. Je vais vous présenter une face complète de deux albums véniles classiques.、Euh, le premier、euh, qui est paru en 1971, il y a 40 ans, soit p o w n Arts de Van der Graaf Generator, et l'autre, comme je l'ai dit tout à l'heure,、euh, Blackwater Park de Opeth. Évidemment, mon ami Simon f i t z b r i c sera là pour vous présenter les éphémérides du Rock. Ça, c'est un des très bons moments de la semaine. C'est entre 11h et midi. C'est donc un rendez-vous. Je vous laisse avec un dernier morceau, dernière pièce qui célèbre ludiquement comme ça la Grande Faucheuse par nul autre qu'un homme qui lui rit en pleine face depuis des décennies. Je parle de l a m i de Motorhead. Killed by death. Je vous souhaite une excellente fin de semaine.